chaud avec une véritable bouffée d'air en provenance de la Méditerranée jusqu'à 35 degrés 29 à 35 degrés localement va faire chaud très chaud vous écoutez vivacité il est 17h De nouveaux métiers en pénurie en Wallonie. Nous manquons de médecins généralistes. C'est officiel, selon les chiffres du Forum. Manque aussi de géomètres, de carleurs et d'architectes. Les jeunes diplômés en architecture se recyclent de plus en plus vite. 500 millions pour aider les producteurs laitiers. La commission a annoncé une aide aux agriculteurs. Aujourd'hui, une aide bien maigre pour un secteur en grande difficulté. Nous irons aussi à Nice pour la conférence de presse du procureur de la République concernant l'attentat de Nice. Le terroriste a agi avec préméditation. Et puis nous irons bien sûr sur l'étape du Tour de France. Les coureurs sont à une vingtaine de kilomètres de Berne en Suisse. Le journal sur vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. C'est officiel, la Wallonie manque de médecins. Oui, de médecins généralistes. C'est un métier en pénurie. C'est le forum qui a ajouté cette profession dans la liste des métiers en pénurie. Et dans un pays où plus d'une personne sur dix ne trouve pas de travail, eh bien 59 métiers en tout sont en pénurie. C'est le cas du médecin généraliste, on vient de le dire, mais aussi du conseiller en développement local, du chef de projet informatique. On cherche aussi Aussi des ouvriers en travaux publics, des paveurs, des chaudronniers, des géomètres, des carleurs et des architectes. Architecte, un métier qui ne fait plus rêver, comme Natacha Stragier a pu le constater avec un architecte professeur d'architecture à l'université de Mons. Le nombre d'inscrits en architecture ne faiblit pas à Mons. Le métier attire toujours. C'est une fois en stage que les étudiants peuvent se rendre compte des difficultés qui les attendent. Il y a une grosse différence entre l'apprentissage, la profession et l'exercice de la profession. Thierry de Rumier. Une fois qu'ils ont pu faire leur apprentissage dans un bureau et pouvoir découvrir les différentes étapes de la profession, il y a quand même pas mal d'étudiants qui ne prennent pas l'initiative de s'installer. Travail complexe, grande concurrence qui casse les prix, responsabilité en justice, certains changent alors d'orientation. Chef de chantier, délégué technique. Pour les fabricants de matériaux... Euh, Vers les assurances, pour la gestion des, des sinistres, des choses comme ça. C'est plus facile. C'est plus facile, c'est plus sécurisant surtout. Métier difficile aussi, celui de producteur de lait. Oui, et ce n'est pas les dernières nouvelles de la Commission européenne qui vont rassurer ces producteurs. La Commission débloque 500 millions pour les aider. 500 millions pour tous les pays européens. 11 millions seulement pour la Belgique, autant dire des cacahuètes. Pour le ministre de l'Agriculture, Willy Borsu, on va dans la bonne direction. Mais cette aide, cette aide manque clairement d'ambition. C'est première fois depuis la disparition des quotas que la Commission accepte, notamment sous la pression de la Belgique, de revenir vers des dispositions de limitation temporaire de la production. Mais vraiment, notre inquiétude sont aussi que pour l'avenir, ceci doit pouvoir rétablir structurellement le marché parce que très clairement, on est aujourd'hui avec des prix de vente qui sont nettement en deçà des prix de production et donc dans une situation qui est devenue catastrophique pour un grand, grand nombre de producteurs. Des propos recueillis par Miguel Aolo. La Fédération Wallonne de l'agriculture s'est dit déçue par l'attitude de la Commission européenne. C'est une mesure totalement inopérante selon la Fédération Wallonne. Une minute de silence partout en France aujourd'hui. À midi précisément, un hommage aux victimes de l'attentat de Nice qui a fait 84 morts et des dizaines de blessés. À Nice, Manuel Valls, le Premier ministre, s'est fait huer par le public sur la promenade des Anglais, le lieu où s'est produit la Attentat. Manuel Valls a dénoncé des sifflets indignes et non spontanés d'une minorité a-t-il dit. La promenade des Anglais rouverte partiellement à la circulation c'était le dernier jour de deuil national en France. Alors concernant l'enquête à présent six personnes sont toujours provisoirement privées de liberté. 200 enquêteurs sont mobilisés pour retracer le parcours de Mohamed Lawèche Boulel, ses liens avec d'éventuels complices, sa radicalisation soudaine. François Mollins, le procureur de la République, tient en ce moment une conférence de presse sur le suivi de cette enquête. Un autre témoignage fait cependant état de ce que, depuis huit jours, Mohamed Boulel s'était laissé pousser la barbe expliquant, je cite le témoignage, que la signification de cette barbe était religieuse. Il avait aussi évoqué l'État islamique indiquant, je cite encore, qu'il ne comprenait pas pourquoi Daesh ne pouvait pas prétendre à un territoire. Un autre témoin a par ailleurs indiqué qu'il y a environ 7 à 8 mois, Mohamed Laouesh-Boulal lui avait montré une vidéo de décapitation d'otages et que face à son étonnement, Mohamed Laouesh-Boulal lui avait rétorqué « Je suis habitué ». Enfin, l'exploitation de son ordinateur a également révélé d'autres recherches sur Internet, toujours depuis le 1er juillet 2016 et jusqu'au 13 juillet 2016, donc vaille des faits, de façon quasi quotidienne, Recherches concernant, tout d'abord, des vidéos de sourates du Courant, des recherches concernant l'action terroriste survenue à Orlando et sur la fusillade survenue à Dallas. Si aucun élément de l'enquête ne démontre à ce stade une allégeance de Mohamed Lawesh Boulal à l'organisation terroriste, ni des liens avec des individus se réclamant de cette organisation, l'exploitation de son ordinateur, tel que je viens de vous la détailler, illustre, on peut le dire, un intérêt certain et à ce stade des investigations récentes pour la mouvance djihadiste radicale. Voilà, François Mollins, donc le procureur de la République à propos de l'enquête concernant l'attentat de Nice et plus spécifiquement de la radicalisation relativement récente de Mohamed Laouège Boulel, l'auteur de cet attentat. Chez nous, un Conseil national de sécurité s'est réuni en début d'après-midi. Il a été notamment question des festivités du 21 juillet, de la sécurité autour des gros événements comme le festival Tomorrowland, par exemple, concernant la fête nationale à Bruxelles la police annonce des mesures de sécurité renforcées, notamment pour le bal populaire du 20 juillet et pour le feu d'artifice du 21. La menace terroriste est au centre des discussions des ministres des 28 pays européens. Oui, les ministres des Affaires étrangères qui sont réunis à Bruxelles en ce moment. L'autre sujet de conversation, c'est bien sûr la Turquie. Après le putsch manqué de vendredi, les Européens condamnent la tentative de coup d'État. Ils mettent aussi en garde le gouvernement turc contre une répression généralisée dans le pays. Ce coup d'État avorté en Turquie a aussi des répercussions. Chez nous, il y a eu des incidents ce week-end à Beringen, petite ville d'un peu plus de 40 000 habitants située dans le Limbourg. Les pros et les anti- Erdogan, du nom du président de la Turquie, se sont affrontés au deal -le Deux soirs d'affilée ce week-end, la commune Limbourgeoise de Beringen a vu près de 500 militants pro-Erdogan manifester devant un centre proche du prédicateur Gülen, accusé par le président Erdogan d'être derrière le coup d'état de vendredi. Maurice Webers, bourgmestre de Beringen. Je sais que les Belges pensent en général qu'il n'y a qu'un seul type de, de Turc. Mais il y a tellement de différences entre selon l'endroit d'où ils viennent ou l'Europe. Cette tension s'importe aussi dans la communauté turque bruxelloise, nous dit Dogan Özgüden, d'un faux turc qui critique la politique d'Erdogan. Il cite certains tweets de l'attaché de presse de l'ambassade de Turquie en Belgique. Maintenant, ils ont lancé une guerre totale contre toutes les associations proches de Gulen, à Bruxelles aussi. Et donc, euh, il y a une certaine tension extraordinaire. L'inquiétude de Dogan Özgüden, c'est que cette tension vis-à-vis -vis de la confrérie Gulen tourne en une chasse aux sorcières plus large. Vis-à-vis -vis de toute opposition au président Erdogan. Sous prétexte de Gulen, toute l'opposition, soit de gauche, soit les soit Aliy, même dans les milieux des islamistes sunnite aussi, il prend comme cible tous ses opposants. C'est un scénario catastrophe. Rappelons que près de 70% des Turcs de Belgique ont voté pour le président Erdogan aux dernières élections. Cleveland, transformé en camp retranché. Oui, la ville de Loyola au centre-ouest des États-Unis accueille le grand rendez-vous des républicains. Jusqu'à jeudi, des milliers de délégués vont officialiser l'investiture de Donald Trump. Alors, compte tenu de la personnalité du candidat, des mesures de part... De sécurité particulière avait été prise, mais avec les violences de ces dernières semaines au Texas et en Louisiane, la préoccupation sécuritaire est décidément majeur. On retrouve à Cleveland Frédéric Carbone. À Cleveland, comme partout dans l'état de l'Ohio, le port d'armes dans la rue est autorisé. Et pas question que Michael Simpson renonce à ce droit fondamental. Il a son pistolet à la ceinture, à quelques centaines de mètres de l'enceinte dans laquelle se tiendra la convention. Je ne veux pas que ma ville brûle, qu'elle soit détruite par des gens qui lui veulent du mal, explique cet homme. Il compte patrouiller toute la semaine sur son vélo. Il redoute les protestataires anti-Trump ou autres qui seront pour pourtant soigneusement tenu à l'écart. Aucun rassemblement autorisé dans le centre-ville, grillage surélevé, présence massive d'agents des services secrets, ce sera un bunker, explique David Talon. Ce délégué républicain se sent en sécurité à Cleveland, mais après Dallas et Baton Rouge, il pense que cette question doit être au centre des débats de la Convention. Nous avons un président démocrate qui ne défend pas la police et qui craint un climat dans lequel des gens se croient autorisés à commettre ces actes. Donc nous avons besoin de remettre de l'ordre et de défendre la police. La loi et l'ordre, c'est justement le message que veut faire passer Donald Trump, le thème de cette première journée, et d'ailleurs sans ambiguïté, rendre l'Amérique à nouveau sûre. Les coureurs du Tour de France, bientôt à Berne. Oui, une étape de sprinter et de puncheur au Tour de France, une étape de transition aussi. Que vous suivez pour nous, Samuel Grulois Alors, on attendait qu'Ancelara, comment ça se passe pour lui sur cette étape Ah, un petit peu trop tôt pour juger Manu nous ne sommes qu'à 12 km entre guillemets qu'à 12 km de l'arrivée si Cancellara sort du peloton ce sera dans les trois derniers kilomètres pour l'heure les deux hommes de tête ont été repris ils auront passé une bonne partie de la journée devant les deux coureurs des tics Quickstep Tony Martin et Julien Alaphilippe Alaphilippe a lâché dans la côte de quatrième catégorie Martin lui a été repris à 22 km de l'arrivée dans la foulée de ce regroupement l'ancien champion du monde portugais Rui Costa a décidé d'attaquer ça fait 10 km maintenant qu'il est seul devant le peloton avec une avance maximum de 17 secondes 10 secondes maintenant je pense que ça va vraiment être compliqué pour Rui Costa, le coureur de l'équipe Lampre quand il y aura un au regroupement, se préparera alors à quelques attaques de puncher dans les deux petites côtes répertoriées dans le final deux petites côtes pavées qui devraient convenir aux Belges notamment Greg Van Avermaet ou encore Seb Van Mark, mais aussi, mais aussi vous l'avez cité le héros local ici notre ami Fabian Cancelara Merci Samuel, on suit ça avec attention. Et puis cette information-ci euh, qu'on attendait dans le monde du sport, oui, il y a bien eu un dopage, un dopage organisé euh, par le ministère russe des sports pendant les Jeux Olympiques de Sochi. Dopage contrôlé, manipulation dirigée et supervisée avec l'aide des services secrets du pays. C'est en tout cas euh, ce qu'affirme le rapport McLaren, le rapport de la commission d'enquête indépendante concernant euh, ces suspicions de dopage aux Jeux Olympiques de Sochi. Sochi. Et puis Manu, il fait chaud. Il fait chaud aussi pour les videurs du euh, Dour Musique Festival. Il ouais, y a du boulot hein, pour vider. Des milliers de festivals ont quitté les lieux sous la canicule ce matin. Il y a eu des bouchons sur la nationale vers l'autoroute. Les équipes de secours de la Croix-Rouge ont dû alimenter en rafraîchissement les festivaliers dans les voitures. Et puis sur place, il faut aussi vider, nettoyer le champ de tentes abandonnées, de gobelets et de détritus en tout genre. On a essayé de faire au possible. On va... On va... On va utiliser enfin, le utilisé sac poubelle là, à la fin, mais... Ouais, non, c'est pas très beau quand même, faut avouer. Les festivaliers sont pas très responsables à ce niveau-là Bah, si, certains, si, certains n'en ont rien à faire. Là. Il y a certains qui laissent les tentes, enfin, alors là, c'est n'importe quoi. Je ne pense, pas... pense pas à tout ce qu'il y a derrière, c'est dommage. Les prairies, en fait, elles sont rendues à des, des vaches après. Du coup, il faut les rendre sans gobelet, sans mégots, non, non, tout est clean après. Des propos recueillis sur place par Marie Dessy. On espère pour les vaches qu'il n'y aura pas trop de gobelets et de tentes après sur l'herbe. Ah oui, mais ça, c'est pas bon. <rire> Merci beaucoup, Manu. On vous retrouve tout à l'heure, 17h30. Il est 17h13. Les soldes XXL sur creffel.be. Commandez en ligne avant 22h30. C'est livré chez vous dès demain. Creffel. Comment ça roule La question, ben, je vous la pose. Pierre Colarbovi, sur RTBF Mobile Info, bonjour. Est-ce que vous êtes là, Pierre Colarbovi on l'a perdu, il n'est pas avec nous. On va tenter de se connecter avec le centre Pérex, qui n'est pas forcément au même endroit que le studio. Décidément, il y a bien des soucis voilà, avec. Voilà, ah, voilà, vous voilà, êtes voilà, là. Voilà, voilà, voilà, voilà. Comment nous... ça va ah, J'aime bien qu'on me cherche. Moi, qu on voilà. oui, mais me mais bon, trop, on a des grands locaux aussi, c'est compliqué de vous <rire> trouver. C'est relativement calme sur la route pour l'instant. Enfin, il y a quelques petits soucis quand même, notamment dans Bruxelles, avec des travaux. Le tunnel le... Stéphanie est fermé vers la cambre et vers le centre, ainsi que la beauté de voyant le tunnel Stéphanie vers la basilique. Et il y a évidemment quelques petits soucis. De circulation sur le Ric de Bruxelles, des ralentissements assez habituels, surtout dans la zone de travaux euh, en extérieur, entre Woluwe et Saint-Etienne et Maqueline, et en intérieur, entre Bercelles et Forêt vers grand euh, Cela étant, vous ralentissez aussi, dû à des travaux encore sur le 40 Bruxelles-Liège, entre Sterebeck et Everberg, vers Liège. Vous êtes ralenti peu particulièrement entre Oulu et Saint-Etienne et Sterebeck. Un accident est signalé sur la N4 Luxembourg-Arlon, à hauteur de Martelan. Vous, vous êtes ralenti dans les deux directions. Et aux frontières, en post-frontière française, mais ça se passe pas trop trop mal, quand même 10 minutes perdues Sur le 17, Grand Lille, Grand Lille entre Albeck et Paradise. Sur le 19, mons valenciennes entre Autrage et Anzi. 7 h minutes perdue, Et puis sur le 42, Tournée-Lille, bien là, c'est pas. Para... Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours assez fluide. Noter pour terminer cet accident sur le Rignan d'Anvers à hauteur de Berkem, une bande de circulation neutralisée en direction des Pays-Bas. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Topitz astuce congélation du jour. Nous, nous sommes le sac congélation Topitz de vrai dur à cuire. Ouais. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topitz tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec présente en partenariat avec NJ Electrabel, le beau vélo de Rendez-vous le 23 juillet à Nivelles pour une étape exceptionnelle à travers le Roman Pays, vers les petits villages de Monstreux, Bornival, Bollers et Tine. À l'arrivée, Tarteljot et Showcase de Florent Motte et Natacha Saint-Pierre. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. À samedi les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Rabel avec NJ Electrabel. Diversité et la 2 présente « Je suis supporter. ben supporter. Je suis supporter. ben supporter. Nous sommes supporters. Comme Jean-Michel, Tia, Charlie, Kimo Les Borlé, vous aussi supportez l'AG Insurance Memorial Van Damme. Enregistrez-vous sur je suis supporter.be et gagnez de superbes prix. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir.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 les vacances. Vivacité et Peridaisa vous offrent une belle sortie en famille. Écoutez Vivacité et gagnez vos entrées pour toute la famille. Vous aurez la chance d'aller découvrir entre autres les orang outans les koalas, le bébé rhinocéros, mais aussi tout l'univers de Peridaisa. Peridaisa, bien plus qu'un zoo. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo.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 Avec Cyril. Et comme tous les jours dans le 5 à 7, on va faire le tour de l'actualité. La foire du midi est au cœur de cette actualité avec une nacelle d'une attraction qui s'est détachée. On verra dans un instant sur la sécurité des différentes foires et des attractions que vous, vous retrouvez un petit peu partout. On parlera d'un robot, il s'appelle Pepper. Il vous accueille à l'aéroport d'Ostende. Si vous prenez l'avion, on verra ce qu'il va faire. ce qu'il va remplacer tout le personnel ou pas La réponse tout à l'heure. Des cadeaux aussi au programme, je vous invite à la foire agricole de Libramont. Il sera question de sport aussi tout à l'heure avec un tournoi de tennis particulier qui démarre. Mais là, à propos de sport, Il est question du Tour de France, là tout de suite. Viva Sport, Tour de France 2016. Samuel Grulois, on vous retrouve en direct de ce Tour de France pour l'arrivée en Suisse à 3 km 700 Cyril de cette arrivée dans les rues de Berne rouille Costa qui était échappé depuis une quinzaine de kilomètres a été repris par le peloton à 4 km précisément de l'arrivée regroupement général même si à l'arrière du peloton certains coureurs ne veulent, ne veulent plus prendre de risques certains coureurs fatigués aussi par les deux premières semaines de course le peloton est donc réduit il y a encore dans ce peloton les grands sprinteurs de ce Tour de France et les meilleurs punchers du monde car dans En quelques instants, nous serons dans la première côte pavée, il y en a deux, une première côte de 400 mètres avec des pourcentages de 8 à 10% de déclivité, et puis au sommet une petite portion plate, et puis une deuxième montée de 600 mètres environ à 7,5% de déclivité, au sommet de cette deuxième montée, eh bien, nous serons sous la flamme rouge, il restera ce dernier kilomètre tout plat, J'irai même en léger faux plat descendant, ce qui pourrait aider un homme seul à franchir la ligne d'arrivée, en tête, nous sommes déjà sur quelques pavés, ça ne monte pas encore mais euh, cette route est, est pavée, ce sont de gentils pavés évidemment, euh, si on les compare au, au pavés euh, du Mur de Grammont ou du Tyenberg chez nous lors du Tour des Flandres, mais il n'empêche euh, ces pavés euh, font mal après 200 km puisque cette étape en compte exactement 209 l'une des cinq étapes de cette édition 2016 qui dépasse les 200 km, c'est d'ailleurs la dernière avant les champs élysées ça je pense que c'est un élément qui soulage les coureurs car je le disais, la fatigue se fait sentir. Nous y sommes avec Sepp Van Mark, évidemment, le Belge du team Lotto Jumbo en tête du peloton dans cette première ascension. Ça nous rappelle un petit peu avec le monde derrière les barrières Nada. Ça nous rappelle un petit peu l'ascension de Richmond l'an dernier lors des championnats du monde aux états unis Nous ne sommes pas dans un pays de course pavée. Nous ne sommes pas au cœur de la Flandre profonde mais il y a ces pavés au cœur de cette ville de Berne, le centre historique qui est protégé par l'UNESCO petits pavés qui font le charme de cette jolie capitale de la Confédération Helvétique et c'est de nouveau Sepp Van Mark qui en remet une couche là alors que Brian Coquard est lâché à l'arrière du peloton, coquard qui avait pourtant la double qualité d'être puncher mais aussi sprinter lâché Coccar nouvel échec pour le coureur français de direct énergie alors que Sepp Van Mark tente sa chance, le Belge il est au sommet de la première difficulté, Sepp Van Mark le secteur goudronné et dans quelques instants ils vireront encore pour prendre la deuxième côte pavée Van marc toute voile dehors la bouche grande ouverte en compagnie semble-t-il de Michael Matthews ce sera à vérifier Michael Matthews lui aussi puncher sprinter s'il en est de qualité non ce n'est pas Matthews c'est son équipier plutôt Simon Gerrans. effectivement les deux ont les mêmes qualités si ce n'est que Gerrans a quelques années de plus que son adversaire alors que de l'autre côté de la route on voit le champion du monde Maillot vert Peter Sagan qui lui évidemment a toutes les qualités pour pouvoir s'imposer aujourd'hui ainsi que John Degonkolp qui est là aussi John Degonkolp qui est de retour après sa grave blessure du début de saison Enger pour l'équipe suisse Yam et là aussi tout comme Boasson Hagen attention à Boasson Hagen le coureur champion de Norvège l'équipier de Marc Cavendish chez Dimension Tata. on a vu les coureurs de Dimension Data rouler en tête du peloton tout à l'heure ce n'était pas pour Cavendish c'était surtout pour Boasson Hagen qui évidemment a des qualités de puncher dans les côtes différentes de celles de son leader qui est d'ailleurs déjà repu hein, depuis le début de ce Tour de France avec 4 succès, voilà la flamme rouge, la deuxième petite côte pavée n'a pas fait la différence espérée on se retrouve donc avec un groupe d'une vingtaine de coureurs pour se disputer la victoire ici, aucun homme seul n'a pu s'extraire, est-ce que Fabien Cancellara est là Il est là Fabien Cancellara. il est aux alentours de la dixième position que peut-il faire L'homme de Berne Spartacus, il arrive à 35 ans pour la première fois avec le Tour de France dans les rues de sa ville natale Fabian Cancellara il va faire le sprint c'est une quasi certitude avec dans sa Sabatini avec également Valverde qui est là Dan Martin se trouve là le maillot jaune évidemment Christopher Froome toujours aussi attentif avec juste derrière lui le maillot blanc Adam Yates les favoris pour le classement général sont bien présents Greg Van en là aussi je vois Bardet je vois Quintana ils ne vont évidemment pas participer au sprint et Mark Cavendish est encore là il est encore là Mark Cavendish voilà oh là, là va-t-il réaliser la passe de 5 le britannique de Diamond d'attaque, Garen Thomas également, Michael Matthews, c'est Valverde qui lance le sprint de loin avec dans sa roue le belge, Sepp Van Mark, Alexander Christophe maintenant, Peter Sagan sur la droite de la route, Mark Cavendish, Enger, attention à Peter Sagan avec son maillot vert ou Alexander Christophe, hop là, je crois que c'est Alexander Christophe qui va sauver aujourd'hui son tour de France, il va même sauver sa saison, le Norvégien de l'équipe Katusha, le solide, oh combien solide Norvégien de l'équipe Katusha qui a serré le point en franchissant la ligne mais mon dieu que ce fut encore serré dans ce nouveau sprint sur les routes du Tour de France on ne va pas s'en plaindre, hein. quel show des sprinteurs depuis le grand départ en Normandie, victoire du Norvégien Alexander Christophe avec le maillot rouge de l'équipe, Katusha il est très bien resté caché dans les roues Alexander Christophe et puis il a donné la pleine mesure de sa puissance dans ce faux plat descendant qui mène au stade de foot de Berne C'est ici que joue l'équipe nationale de foot C'est ici que la Suisse s'est qualifiée notamment pour le dernier euro On revoit ce sprint, il a jeté son vélo sur la ligne à Alexander Christophe Il a eu raison de le jeter parce que le maillot vert Peter Sagan était juste derrière en embuscade Matthews doit faire troisième, je vois Degenkulp également dans le top 5 Et s'il a un petit peu de chance, va Fabian Cancelara sera lui aussi dans le top 5 Je vous confirme ça tout de suite, Christophe, hop, hop, hop, ça se joue un peu de choses sincèrement Christophe deuxième Sagan et puis on voit sur la droite de la route Enger également qui était présent Degon Kolp Matthews. je pense que Fabian Cancellara devant ses supporters va sortir du top 5 il est bel et bien dans le top 10 de cette étape mais pas dans le top 5 le Suisse qui arrive donc aujourd'hui à 4 km imaginez à 4 km de son domicile on ne donne pas souvent l'occasion à des coureurs du Tour de France d'arriver à domicile comme ça de cette manière là et de pouvoir profiter évidemment des applaudissements du public c'était vraiment vraiment vraiment serré et j'attends quand même la confirmation de la photo finish, et eh bien voilà qu'on nous la transmet, et ce n'est pas ce n'est pas Alexander Christophe qui gagne mais bien Peter Sagan et eh bien voilà, on avait quand même un doute en voyant le, le vélo jeté par le maillot vert sur la ligne en revoyant la photo finish, on s'est dit waouh, wow, c'est fort chaud entre les deux coureurs, il a serré le point Christophe, on s'est dit s'il serre le point c'est qu'il est sûr de lui, mais enfin Greipel avait fait la même chose il y a quelques jours déjà, ça se joue non plus en centimètres, mais on est encore dans une histoire de millimètres aujourd'hui, heureusement qu'il y a des moyens modernes pour pouvoir départager les coureurs, il jette vraiment son vélo, Sagan avec un temps d'avance peut-être sur Alexander Christophe qui croit avoir sauvé sa saison, est-ce qu'on va avoir confirmation On a confirmation C'est officiel, je peux vous l'affirmer victoire de Peter Sagan qui remporte donc sa troisième victoire d'étape sur ce Tour de France après celle gagnée à Cherbourg le dimanche 3 juillet dans ce sprint en côte après celle remportée de quelle manière à Montpellier devant Christopher Froome le mercredi 11 juillet et le voilà s'imposant donc en Suisse le lundi 18 juillet à Berne dans la capitale de la Confédération Helvétique victoire de Sagan devant Christopher ne s'appelle pas Christopher mais Alexander Christophe pour je ne sais pas un millimètre 2 mm peut-être allez savoir les coureurs vous pouvoir souffler avec la journée de repos demain dans la région de Berne et on se retrouvera mercredi évidemment avec une étape que l'on nous annonce magnifique en termes de difficultés et en termes de paysage l'étape qui reliera Berne à fin haut et quand on parle d'émotion on parlera sans doute on l'espère d'émotion aussi lors de cette 17e étape du tour de France troisième succès du champion du monde Peter Sagan il a attendu il a attendu son team a attendu et Tinkoff, le big boss de l'équipe a également attendu il est là un petit peu euh, voilà on le connaît il arrange en tout cas la foule et il fait le malin derrière euh, son coureur il est très fier le boss euh, de l'équipe victoire ce fut de justesse mais victoire de Peter Sagan à Berne merci Samuel ça veut dire que demain vous aussi vous êtes en congé vous allez faire quoi là bas vous allez vous ennuyer on n'est jamais vraiment en congé sur les routes du Tour de France. Journal des Sports en direct à 8h37, intervention ah. à 10h30, et puis quelques conférences de presse et des reportages à réaliser. Je ne vous dis pas que je ne vais pas profiter un tout petit peu du lac Léman sur les rives duquel on loge ce soir et, ah ben et demain. Ah on est bien Mais, mais ce ne sera pas vraiment une journée de congé à proprement parler. Sur les coureurs non plus, hein. les coureurs non plus, hein. ils seront obligés de prendre leur vélo et de rouler euh, quelques kilomètres pour euh, garder euh, le garder rythme. Sur ce Tour de France. <rire> voilà, garder le rythme en tout cas, et ne pas rester euh, dans un repos total. Euh, sans général, ils évitent euh, les coureurs. et eh ben merci Samuel, j'ai eu peur qu'on vous entende pas pendant une journée, et là ça m'aurait inquiété. Bonne soirée et à tout à l'heure. De toute façon, on fait un point sur le Tour de France dans le journal des sports. Il est 17h28. Toute petite pause. Et puis on vient dans un instant les titres de l'actualité, des cadeaux à gagner aujourd'hui. Je vous invite à la foire agricole de Libramont, ça démarre vendredi. D'ailleurs, on fait l'émission vendredi en direct de Libramont. Si vous avez envie de venir vendredi, samedi, dimanche, lundi, n'hésitez pas. Vous inscrivez dès maintenant, vous envoyez vache par SMS au 03 et à vous quatre invitations pour venir à la foire de Libramont. Donc vache au 03 pour 75 centimes le message. Bonne chance. Viva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 Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. L'actu, vous venez de l'entendre, c'est le Tour de France et l'arrivée à Berne pour la 16 e étape, la dernière des, stream, des sprinters et des punchers avant les Champs-Élysées samedi. Peter Sagan la remporte dans un micro-mouchoir de poche. Alexander Christophe est deuxième. Christopher Fromm, lui, reste maillot jaune. Demain, c'est relâche au Tour de France. Les suites de l'enquête à Nice, après l'attentat qui a fait 84 morts et des dizaines de blessés jeudi dernier, l'ordinateur du conducteur du camion Mohamed Laouèche Boulel a révélé quelques secrets. Le procureur de la République, François Molins explique que l'homme manifestait un intérêt certain et récent pour la mouvance djihadiste radicale. Du 1er au 13 juillet, il a chaque jour fait des recherches sur Internet sur des sourates du courant, des chants religieux utilisés par Daesh comme outil de propagande. Il s'était aussi beaucoup informé sur les actes terroristes d'Orlando. On a aussi retrouvé sur son ordinateur des photos à caractère très violent de cadavres et des photos en lien avec l'islam radical. L'attentat a été bel et bien prémédité. Cleveland, dans l'Ohio, est au centre de la présidentielle américaine. Treize mois après l'improbable entrée en campagne du milliardaire Donald Trump, le parti républicain ouvre aujourd'hui la convention qui va l'investir pour cette présidentielle. C'est un rassemblement dans l'ombre du meurtre des policiers de bâton rouge et sous très haute sécurité. Merci beaucoup, Manu Delport. Prochain point sur la tu as 18h, la météo ça dit quoi Dominique? on va euh... juste allumer votre micro ça dit chaud, chaud chaud et encore plus chaud demain on aura 28 degrés localement 31 degrés possible, notez que c'est mercredi que la chaleur sera à son plus haut niveau avec une bouffée d'air en provenance de la méditerranée on attend 29 à localement 35 degrés ce temps très chaud deviendra lourd et des orages sont déjà possibles dans la nuit de mercredi à jeudi jeudi des averses orageuses par endroit parfois même violentes, c'est ce qui est prévu et les maxima redeviendront un peu plus respirables. 23 à 27 degrés. Merci Dominique. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. Comment ça roule, Pierre Collard-Bovie Toujours ces petits ralentissements dans Bruxelles avec les travaux situés dans le au tunnel de Stéphanie qui a fermé la circulation vers la Cambre vers le centre. Là, il y a quelques ennuis de circulation évidemment. Sur le ligne de Bruxelles, quelques ralentissements, mais assez habitués, les mêmes moindres que d'habitude. Euh, les travaux ralentissent sur le 40. Bruxelles-Liège euh, vers Liège entre Ouboulu et Saint-Etienne et Vers Bruxelles, c'est relativement fluide. Accident sur le 42. liège mons à hauteur de Fernes la bande d'arrêt d'urgence est encombrée en direction de Monts. un accident impliquant un camion et deux voitures. Accident sur la N4 luxembourg harland hauteur de Martelange, passage difficile. Vous perdez quelques minutes dans un sens comme dans l'autre. Et puis un accident impliquant une caravane sur le 411 Bruxelles-Luxembourg, hauteur de Transine. La bande de gauche est neutralisée. La circulation est également en direction de Luxembourg. Alors, au poste frontière français, sur le 17 gans lille vous perdez 25 minutes maintenant entre Albeck et Paradise. Sur le 42 tournée lille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 Il y a beaucoup de question de sport hein, cet été, on l'entendait encore il y a un instant avec cette arrivée du Tour de France à suivre, qu'on a suivi en direct grâce à Samuel Grulois. On restera dans le sport, mais on parlera de tennis dans un instant avec un tournoi particulier qui démarre. Demain débute le tournoi de fauteuil, le tournoi de tennis en fauteuil, ça va se passer à Jambes. On va s'intéresser à cette discipline dans un petit instant. Dans le 5 à 7. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a évidemment la Foire du Midi. On en parle énormément. Et cette attraction, le Chez, qui hier a, eu un, a connu un accident, il y a une nacelle qui s'est détachée de l'attraction. Heureusement, sans faire de blessés, on apprend à l'instant que le parquet de Bruxelles a décidé de mettre un scellé sur l'attraction. Il ne peut donc plus être utilisé pour le moment. On verra dans quelques minutes comment sont contrôlées ces attractions. Est-ce que vous pouvez embarquer, que ce soit dans les attractions de la Foire du Midi ou ailleurs Dans une fête foraine, est-ce que vous pouvez embarquer avec l'esprit serein en vous disant que tout va bien se passer ou est-ce qu'au contraire il faut se méfier? On verra ça dans quelques minutes dans la suite de ce 5 à 7. Et puis je vous rappelle ces cadeaux qui sont à gagner. Si vous voulez tout savoir sur le monde de l'agriculture et puis on va pas se mentir, faire la fête aussi un petit peu parce que ça sert à ça la foire de Libramont. Ça démarre vendredi et je vous y invite. J'ai quatre entrées pour vous maintenant et plusieurs fois quatre entrées avant la fin de l'émission Donc venez vous servir ces cadeaux. Vous envoyez vache par SMS au 603 pour 75 centimes le message. Vous faites ça et puis tout à l'heure, vos quatre entrées elles sont gagnées.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 solde soldes de monstre au Meubles maillot et avec toute mon équipe je m'y engage à ne près namur bastogne et sur MeubleMaillot.com. 17h 19h 5 à 7 17h37 sur bienvenue si vous arrivez, on va parler de sport, forcément l'été est chargé en sport, il y a eu l'Euro de foot, il y a le Tour de France, il y a les JO qui démarrent et puis à partir de demain, il y a un événement, ça se passe chez nous, c'est le Belgian Open, le tournoi de tennis en fauteuil qui démarre, ça va se passer au club de Géronsard à Jambes et on va en parler tout de suite de ce tennis en fauteuil avec Yacine Edial, vous êtes le directeur du tournoi, bonsoir Yacine. Oui bonsoir, bienvenue dans le 5 à 7, à partir de oui. demain vous accueillez des stars du tennis en fauteuil, on va reparler de la discipline dans, dans un instant, bien entre autres un joueur belge Joachim Gérard qui sera là, qui a gagné l'Open open de Suisse là, il n'y a, y a pas très longtemps si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, il y a quelques jours il a été couronné l'Open de Suisse qui est également un très gros tournoi, donc c'est des bonnes augures, je l'espère pour cette année. Et il y a, y a d'autres grands noms du tennis qui seront là Tout à fait, vous avez le tenant du titre, Nicolas Peiffer qui est français, qui est 5e mondial vous avez Gustavo Fernandez qui a gagné deux fois le tournoi chez nous, qui est un peu le Nadal en fauteuil roulant, qui est 4e mondial, donc on a un très beau plateau chez les hommes et chez les femmes aussi, dans numéro numéros mondiaux qui sont présentes. C'est une discipline qui n'est pas forcément super médiatisée on se souvient que la famille royale s'y était essayée l'année dernière on avait vu les images sur toutes les chaînes sur tous les sites internet, parlez-nous un peu de cette discipline, le tennis en fauteuil roulant, ça se passe comment Concrètement. Alors vous avez raison. Tout d'abord, effectivement, malheureusement, ce n'est pas assez médiatisé. Donc on se bat pour, pour y arriver. Alors la grande différence avec le tennis valide, c'est qu'ils ont les mêmes règles, sauf qu'ils ont droit à avoir deux rebonds. Euh, okay. Mais bon, il faut savoir que les, les tout meilleurs mondiaux qui sont ici souvent vont jouer avec un, un seul rebond et n'attendent pas euh, le deuxième rebond. C'est assez impressionnant. Mais il faut avoir des bras en béton pour faire ça, alors, parce qu'il faut se déplacer super rapidement. <rire> C'est pas seulement en béton, c'est vraiment de, de, de l'acier qu'ils ont. Donc il faut être capable d'être assez adroit et puissant parce qu'ils tiennent leur raquette dans leurs mains tout en se déplaçant avec le fauteuil. Euh, donc ça demande beaucoup, euh, beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'après leur match, ben, ils passent chez nous euh, au service kiné pour relâcher euh, tous les, les muscles, et les dorsales qui ont un peu trop travaillé et les muscles de, de, de, de la nuque également qui sont très sollicités. Alors je le disais, le tournoi démarre demain. C'est au club de Géron Sarajambe. qui peut venir. Voir. Euh, des auditeurs de vivacité sont dans leur voiture en ce moment, sont peut-être au travail, ils se disent, bah tiens, pourquoi pas découvrir cette discipline Est-ce qu'ils peuvent venir Alors, ils peuvent venir, j'ai une petite correction, c'est pas demain, c'est mercredi. mercredi. Demain, c'est le tirage au sort du tournoi, donc mercredi. Euh, tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu parce que l'entrée est gratuite euh, donc toute la semaine avec euh, bah, deux moments forts, les finales dimanche, finale dame à 13h et 15h, finale messieurs. Et surtout, vous avez un moment très particulier qui est ce jeudi soir, à ça entièrement gratuitement, il y a un match exhibition avec deux joueurs en fauteuil et deux joueurs valides. Et donc ah les, ouais. joueurs en fauteuil, les joueurs valides, je peux déjà vous annoncer une célébrité belge qui sera présente qui est un très Bonjour Tennis, c'est Jean-Michel Sèvres qui sera présent. D'accord. Associé au côté de Joachim Gérard dont vous avez parlé il y a quelques, quelques instants. Ah bah ça va être intéressant à voir, ça, ça comme match. Et alors, il y a aussi un truc, on, on me l'a dit parce que je ne savais pas avant, qu'il y avait des quads. Qu'est-ce que les quads viennent faire sur les cours de tennis Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> alors, Ce ne sont pas des quads à moteur, ils ont des bras. Donc, les quads, ils sont des personnes qui ont plus un handicap des membres inférieurs, ont également un handicap des membres supérieurs. Ils ont les mains qui sont légèrement atrophiées. Ils ne savent pas te prendre des couverts, euh, comme vous voulez moi, ou tenir une raquette. Et donc, ils se mettent un T, une sorte de bande autocollante sur la main pour tenir la raquette. Et ils jouent bah, au tennis avec une seule prise pour le coup droit, le revers et le service. Malheureusement, cette année, on n'a pas su ouvrir le tableau quad pour la première fois. Il y a eu peu de joueurs, car nous avons le jeu paralympique qui commence bientôt également. Ouais. Mais donc, c'est une de catégorie vraiment à part et assez impressionnante, car euh, euh, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à se mouvoir. Mais malgré tout, ils vont très très vite. Mais c'est une leçon de vie de venir assister à votre tournoi Ah ben écoutez, euh, c'est effectivement une belle leçon de vie. On a tendance à, à souvent vouloir se plaindre de petits euh, tracas de la vie quotidienne, mais quand on est là, on relativise. Euh, Moi-même, j'ai commencé le tournoi quand j'étais ramasseur de balles, il y, y a 23 ans de ça, et la leçon de vie, je la prends encore chaque année pendant une semaine. Tout le staff qui est autour, justement, il est valide ou, ou connaît euh, différents handicaps également Alors, le staff, euh, jusqu'à cette année, l'année passée, était 100% valide. Donc, il y a 80 bénévoles, des ramasseurs, des gens d'équipe d'entretien, restaurants, etc. Et cette année, pour la première fois, on a une ancienne joueuse, une joueuse française, euh, qui s'appelle euh, Cathy, qui sera là, et qui va euh, nous aider en tant que bénévole pour un peu dynamiser le tournoi. Et, et donc, c'est génial, on a notre première, euh, premier PMR bénévole. Alors je rappelle les infos, ça démarre non pas demain mais après-demain au club de Géronsard à Jambes, il y a un site internet où on peut éventuellement retrouver les, les infos précises l'adresse et tout ça Yacine C'est très facile, le site c'est www.belgianopen.org Tout simplement, belgianopen.org Merci d'être passé cet après-midi dans le 5 à 7 Yacine et je vous souhaite un bon tournoi déjà Merci à vous et ah bien, attend, Il est 17h42 J'aurais parlé deux minutes de chansons de mariage. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi de mariage aujourd'hui Eh bien parce que Spotify, le site, de, le service d'écoute de musique en ligne, a sorti un classement et on connaît les chansons qui sont les plus écoutées lors des mariages, lors des cérémonies de mariage. Alors il y a deux catégories dans ce classement. On reviendra dans un instant sur la partie fête en elle-même. mais On va démarrer par la première danse, celle qui ouvre le que celle qui ouvre la fête finalement. La chanson la plus écoutée, je vais vous la donner dans quelques minutes. On va démarrer le classement à, à, à l'envers avec en cinquième position une chanson de Adèle, Adèle écoutez qui est dans ce classement Spotify c'est la cinquième chanson la plus choisie dans le monde pour ouvrir le bal du mariage When the rain is Make you feel my love 5e euh, dans le classement Alors en 4e place on a John Legend All of me all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Est-ce que vous, vous avez déjà eu cette première chanson lors de votre mariage Si vous êtes déjà marié, vous me dites, quelle était cette chanson 3063 par SMS Ou alors si vous rêvez au mariage, quelle est la chanson idéale pour votre mariage 3063 Paris, pour me le dire, ou sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Je vous donne encore la troisième position, puis on fera le tour de ce classement un petit peu plus tard. C'est Ré la Montagne en troisième place. Un point sur vos réactions dans un instant. Quelles sont les meilleures chansons de mariage pour démarrer la cérémonie pour cette première danse 3063 par SMS et sur la page Facebook 5S7 Cité RTBF. Ah.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 Etias est le meilleur assurance RC Auto par DKV. <tousse> Rendez-vous sur etias.be Chez Brico, du 20 au 23 juillet, c'est vous le roi. Présentez la couronne reçue dans votre boîte aux lettres et recevez une réduction royale de 21% sur tout. Pour les makers, Brico. <tousse> Vous écoutez 5 à 7 sur Vivacité et demain, vous le savez, il y a les francopholies qui démarrent à Spa. Ça va être la fête, ça. Alors là, il va y avoir de l'ambiance. Je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller, mais en tout cas, même si vous êtes à la maison, sur Vivacité, vous allez pouvoir suivre tout ça, puisqu'on démarre correctement les choses demain, entre 19h et 21h. Vous avez rendez-vous avec Régine Dubois et Bruno Thumers qui seront au cœur de la cité spadoise, là où tout va se passer pendant quelques jours. Les francopholies de Spa, c'est forcément à suivre sur Vivacité. Rendez-vous à partir de demain, 19h. La Viva. Le cactus de Jérôme de Warze dans quelques minutes. Et puis on va s'intéresser avant ça au rendez-vous traditionnel de l'été à Bruxelles. C'est la foire du midi. Et cette foire du midi, elle est au cœur de l'actu. Avec un accident hier soir, une nacelle s'est détachée d'une attraction. Le shaker, alors heureusement sans faire de blessés. C'est déjà la deuxième fois que ce manège pose problème. La dernière fois, il y a eu des personnes qui, euh, qui ont été blessées après le détachement d'une nacelle. Alors comment sont contrôlées ces attractions Est-ce qu'on peut embarquer dans un manège l'esprit serein On va se poser la question et vous poser la question... Euh, plus précisément, avec euh, Patrick Decorte, mon invité. Vous êtes porte-parole de l'Union des forums de Bruxelles. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le 5 à 7 ce soir. Merci de prendre ces Merci. quelques minutes pour nous répondre. Forcément, euh, avant de voir si on peut embarquer dans des attractions sans souci, ce genre d'incident, c'est compliqué pour vous derrière. C'est un impact sur la fréquentation de la foire du Midi ou d'autres foires quand il y a un accident Écoutez, c'est jamais une publicité quand il y a un accident, mais bien heureusement, il euh, n'y a pas de blessés, c'est ça le plus important, donc il y a plus de peur que de mal, mais bon, ça ne peut pas arriver, comme vous dites, mais pourtant, pourtant, tous les métiers, tous les, enfin, tous les attractions foraines de catégorie A ou B sont contrôlés euh, avant chaque ouverture de foire par les pompiers, par un organisme agréé qui vérifie tout, mais bon, euh, c'est un manque de... enfin Ça ne pourrait pas arriver, mais bon, quand même arrivé, quoi. Alors, qu'est-ce que je dois vous répondre Normalement, c'est comme un avion, ils sont contrôlés aussi. Parfois, il y a des petits, des petits soucis. Euh, heureusement, il n'y a pas de, de blessés, mais ça arrive encore de temps en temps. Ce n'est pas normal, comme vous dites. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui n'est pas normal Est-ce que le contrôle est mal fait Où il peut y avoir un souci après le contrôle. Ici, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Il y a une enquête qui est en cours. On a appris d'ailleurs il y a quelques minutes que le parquet avait fait placer un scellé sur l'attraction. Donc elle est inutilisable pour le moment. Mais qu'est-ce qui, qu qui peut se passer Imaginons dans ce cas-ci qu'un boulon est mal attaché. Est-ce que vraiment un organisme de contrôle a l'occasion de vérifier si chaque boulon a été bien serré sur l'attraction Et normalement, ils viennent contrôler. Donc, franchement, ce n'est pas dans l'intérêt du forain de négliger son attraction. Il doit bien faire attention. C'est dans son intérêt parce que vous vous imaginez bien quand ça arrive. Il y a beaucoup, beaucoup de perte d'argent, une mauvaise publicité. Mais bon, c'est comme quand vous allez au contrôle technique avec votre véhicule. Il faut y aller tous les ans. Et puis après, un mois après que vous êtes passé au contrôle, il peut avoir une mesure ou quelque chose qui n'a pas été bien vu ou si ou là. Et bon, toutes les mesures sont sont prises, mais on va dire 99,9%. Ah après, il y, a, il, y un, il y a un faible pourcentage en qui y a un oh Il y a un petit souci qui se passe. quoi Qu'est-ce que j'en vous pour moi Pour bon, moi, c'est difficile. Franchement, depuis ce matin, tous les journalistes m'appellent. Moi, je suis le porte-parole. J'ai moi-même un stand, je de vends des beignets et des frites. Là, il n'y a pas de danger, mais... Oh, ben, vrai, on, on peut se brûler le dos. Attention, Patrick. Hein. Oui, <rire> oui c'est vrai. Mais bon... Après, euh, c'est toujours difficile. Moi, j'aimerais mieux que vous m'appelez pour euh, des bonnes nouvelles. Eh bien alors, justement, Patrick, ici, il n'y a pas eu de victime. Donc, on peut en profiter. Dites-nous, dites aux auditeurs ce qui peut leur donner envie soit d'aller à la foire du Midi, soit d'aller faire la fête dans une autre foire. Puisque euh, le, votre message derrière, c'est n'ayez pas peur, on fait notre boulot correctement et un accident peut arriver. Mais écoutez, le risque zéro, ça le risque zéro n'existe pas. Mais vous voyez bien, il y a combien de foires en Belgique, il y a combien de de fait de forains, combien d'attractions. Quand vous me parlez d'un incident, c'est bien sûr de trop, mais c'est très, très, très rare. Il n'y a pas de blessés, donc bien heureusement, bien heureusement, n'ayez pas peur, la grosse majorité, tous les métiers sont bien contrôlés, les forains sont vigilants, encore plus maintenant, ils font attention à leur métier, ils vérifient tous les jours, c'est dans leur intérêt, vous savez, on est quand même des chefs d'entreprise, ceux qui ont une grande attraction ça coûte énormément d'argent. Mmh. Il faut la rentabiliser, donc vraiment c'est pas le but de. On doit faire attention quoi, et il faut attention. Croyez-moi, moi, moi j'ai plein de collègues que je les vois le matin ils sont sous de leur attraction, ils vérifient tout de A à Z tous les jours. Et voilà. ben merci pour vos précisions Patrick de Juste avant de partir, le beignet qui marche le mieux cet été, c'est quoi C'est toujours le traditionnel Smentoban, comme on dit à Bruxelles, le croustillon. Le croustillon, hein. Le croustillon <rire> il a la cote. Eh merci d'être passé ce soir dans l'émission. On invite les auditeurs à aller donc, du côté de la Foire du Midi ailleurs, manger des croustillons, faire la fête et, et sans trop se prendre la tête. Merci et à très bientôt. Bonne soirée, Patrick de Ok, merci, bonne à vous, à bientôt. Il est 17h51, on parle de mariage cet après-midi dans le 5 à 7 avec ce classement de Spotify qui a sorti les chansons les plus écoutées, les plus diffusées lors de la première danse pendant un mariage. Quelle est cette chanson pour vous Est-ce que vous vous souvenez de la chanson Est-ce que vous avez une envie de chanson pour votre futur mariage 3063 par SMS et sur la page Facebook. Il y a Raphaël de Mons qui est avec moi. Bonsoir. Oui, bonsoir Cyril. Bienvenue Raphaël. Alors vous, vous êtes marié il y a trois ans. C'est bien ça. Ça Le va toujours 4 mai exactement. Ça va mieux que jamais, j'ai envie de dire. Ah, j'ai eu peur au début quand vous avez hésité. Du oula, il y a une catastrophe à nous annoncer. Donc tout va bien Comment s'appelle madame Euh, madame s'appelle Isaline. Eh ben, c'est un beau prénom. Euh, euh, vous avez ouais. dansé avec elle forcément à votre mariage. Et ouais. qu'est-ce que c'était sur quoi C'était sur Eden de Overphonic. Écoutons, Eden d'Overphonic Ou pas, ou un petit peu plus tard. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, Raphaël Bah oui, forcément. Eh oui. Et puis, il y a une petite qui est arrivée entre-temps. Eh oui, il euh, y a moins d'un mois. Euh, une petite Nina qui est venue agrandir notre famille. Ah bah, je vous souhaite plein de bonheur, Raphaël, avec Isaline et Nina. Je vous souhaite une Merci bonne soirée, beaucoup. à très vite. Merci, merci Au revoir. pour votre émission, Cyril. Avec plaisir. Ah bah ça me fait plaisir que vous soyez là. Spotify, c'est le site d'écoute en ligne, de streaming, qui a sorti ce classement. On va voir qui est en première position des chansons les plus écoutées lors des mariages, lors de cette première danse de mariage. Dans quelques minutes, restez bien là sur Vivacité. Et juste avant, on va s'intéresser à un robot. Si je vous dis Pepper, ça ne vous parle peut-être pas, mais si vous prenez l'avion prochainement depuis l'aéroport d'Ostende, vous allez rencontrer Pepper. C'est un robot qui va vous accueillir là-bas. Alors c'est particulier d'arriver et plutôt que d'avoir du personnel, d'avoir un robot qui est là pour vous expliquer peut-être où aller, que faire, où vous rendre. Qu'est-ce qu'il fait exactement ce robot On va s'intéresser à ça avec Fabrice Goffin. Vous êtes administrateur de la société Zora Robotics qui est la société belge qui a créé le robot qui est à ostende qui a créé Pepper. Bonsoir. Bonsoir, Fabrice. Oui, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Est-ce que Merci. Pepper va remplacer toutes les personnes qui travaillent à l'aéroport et qui nous disent où aller, où mettre nos bagages et tout ça Alors, ben, je vais rassurer tout de suite tout le monde, le robot n'est pas là pour remplacer des personnes. Bien au contraire, il est là pour assister des personnes, des humains. C'est un robot humanoïde qui fait 1m20 et qui est là surtout pour reprendre certaines tâches répétitives. Et donc, par exemple, il va faire quoi Eh bien, pour l'instant, on l'a mis euh, au portail des sécurités. Vous savez, quand vous arrivez à l'aéroport, vous devez retirer les laptops qui sont dans, dans les valises, vous devez euh, parfois retirer votre ceinture et tout ça. Ouais. Bon, il y a des personnes qui sont là pour faire ces tâches répétitives, mais à longueur de journée, pendant toute la journée, dire aux personnes de retirer leurs chaussures, de mettre leur laptop dans, dans les bacs et tout ça, finalement, il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes et qui sont plus euh, valorisantes pour les personnes qui y travaillent. Ouais. Donc, le robot fait ça. Euh, demande aux enfants très gentiment de retirer leur petite euh, plaquette de, de jouets, etc., et de mettre ça dans, ben, dans, dans, dans le portail de sécurité. Et s'ils ne le font pas, ils se fâchent Même pas, non, non, c'est un, est est cool. un robot super gentil, oui, oh, oui, absolument, absolument, non, il est super sympa. Est-ce qu'il euh, y a des. Je, parle, je pense au personnel qui, de temps en temps, peut arriver en retard. Là, a priori, le robot, il ne va pas arriver en retard, mais ce qui peut tomber en panne, en plein milieu d'une phrase, hop, il s'arrête. Mais bien sûr, ben vous savez, bon, il y, y a des gens parfois qui font grève, et ben le robot, lui, il a le droit de tomber en panne. Il ne fait pas grève, mais il tombe en panne. Enfin, euh ben, il... Et il sert à, à d'autres choses, parce que là, on parle de l'aéroport, mais c'est un robot qui est utilisé aussi dans les hôpitaux, parfois Oui, absolument. Dans les hôpitaux, pour donner les directions... Euh, bon, ben, en fait, la Belgique est un peu euh, numéro un au, au sujet des, des robots humanoïdes, de placements ouais. en robots humanoïdes. On a plus de 300 instituts en Belgique qui emploient un robot humanoïde pour montrer, par exemple, des, des exercices de révalidation et d'autres choses. Et là, ça, c'est un robot qui, qui montre la direction, qui même assiste les personnes pour aller chez, chez disons, le théâtre, chez le cardiologue, euh, enfin, toutes choses comme ça. Vous savez que moi, j'ai déjà été servi dans un resto par un robot humanoïde À ah, où, ça À Bruxelles. À ah, Boulouet-Saint-Lambert, ah, précisément, il y a un robot qui apporte le plat. Et alors, c'est assez particulier parce qu'il quitte la cuisine, il vient, il se retourne à votre table. Alors, forcément, il ne peut pas encore le déposer à table, mais il arrive avec le plateau. Il y a quand même quelqu'un qui vient à côté, mais il nous souhaite un bon appétit. Puis il retourne, il veut savoir si la soirée s'est bien passée, tout ça. C'est sympa. Hein ah, vous savez que nous, on vend notre logiciel de robotique en tant que belge, on le vend au Japon. On est leader au niveau de la robotique humaine. Alors qu'on a l'impression que c'est l'inverse, on a l'impression que c'est eux qui eh, viennent voilà. avec des robots. Non, c'est nous. Ah, ah, pas mal. Eh, voilà. oui. Et c'est quoi les, la, la suite Les robots, ils feront quoi dans quelques années Ah, C'est clair que d'ici euh, octobre, on va sortir un robot qui va être dédié pour la personne à la maison. Et c'est clair que moi, je peux vous, vous assurer que d'ici 5 ans, tout le monde aura un robot humanoïde, que ce soit semi-humanoïde, mais en tout cas à la maison. Mais vraiment en Belgique. Vous, vous, oui, vous croyez que tout le monde va avoir ça Parce que ça coûte cher quand même encore. Bon, ça va, hein, ça va. Bon, c'est quoi, qu un ça paper, va C'est combien un paper, un paper revient à 530 euros par mois pour une période de 60 mois. Bon, ça, c'est une société qui achète le paper. Nous, le robot qu'on va sortir en octobre, ça va être un robot qui va à peine faire 700 euros. Ça va être un robot humanoïde qui va être connecté à l'Internet, qui va vous permettre de trouver les meilleures recettes que vous pouvez trouver sur Internet pour faire par exemple une bolognaise, qui va assister vos enfants à faire les devoirs à la maison. C'est l'avenir, ça arrive vers nous. C'est pas vrai. il va aider à faire les devoirs. Absolument, absolument, ça, oui. Oui. il va parler 19 langues donc il va il va par exemple faire répéter les, les devoirs en anglais, les calculs et tout ça, oui. Excellent. Et on pourra dire c'est mon robot qui s'est trompé alors quand on n'aura pas fait un devoir correctement, quand il euh, y, y aura quand on n'aura pas fait une interro, on pourra dire c'est mon robot, il était déchargé, il a pas voulu quand on, ah, qu on, qu on travaille les Les excuses sont toujours bonnes à prendre. Maintenant, il faut on peut en profiter aussi. <rire> Le robot va venir jusqu'à l'école pour dire que c'est pas vrai, et tout ça. et À un moment, c'est pas trop. Je vous pose juste la question. Alors forcément, vous voulez développer, mais c'est pas trop les robots qui viennent dans, dans notre intérieur. C'est l'évolution des choses. Est-ce que c'était trop il y a 20 ans quand on demandait aux gens dans la rue est-ce que vous avez besoin d'un téléphone portable 8 sur 10 vous disaient non, j'ai un, un téléphone à la maison. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un, vous avez besoin d'un téléphone, une ligne fixe à la maison, euh, 9 sur 10 vont dire non, j'ai un portable. Donc ça, c'est l'évolution des choses et il faut aller avec l'évolution. Eh ben Merci Fabrice Goffin de nous avoir parlé de Pepper, ce robot merci qui à travaille à l'aéroport d'Ostende. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Il est 17h58. Qui va repartir avec ses places pour aller euh, au à la foire agricole de Libramont qui démarre vendredi, émission d'ailleurs en direct vendredi depuis Libramont, On va le savoir tout de suite qui est au téléphone. Allô, bonsoir Alain. Ah oui, bonsoir. Ça va bien Alain Ça va très bien, merci. La journée a été bonne Oui, tout à fait, tout à fait. Vous bossez ou vous êtes en vacances Ah ben je suis en congé, je suis enseignant donc... Euh... Ah ben là, on est deux mois tranquille, alors Voilà, tout à fait. Et vous n'en avez pas marre qu'on vous vanne tout le temps sur vos vacances parce que vous avez quand même beaucoup de congés sur l'année Non, non, on est habité, vous avez. Non, on et, le... vous, et vous profitez <rire> ou vous bossez, vous préparez la rentrée Non, non, on, on profite là pour l'instant, oui. Oh, bah, vous profite. avez bien raison, faut en profiter. Eh voilà. bah, euh, vous allez pouvoir repartir avec vos quatre entrées pour aller à Libramont. Vous êtes déjà allé à la foire de Libramont Oui, oui, j'ai déjà été il y a quelques années. Vous vous souvenez de quoi Les grosses machines, les grosses bêtes ou plutôt ce qu'il qu y a à manger et ce qu'il y a à boire Les avoir. concours, euh, voilà. Vous êtes plutôt à, à observer, vous n'êtes pas à tester tout ce qu'il y a à manger sur place Oui, tout à fait. Si, bah aussi, ça va avec. Eh bien, merci d'être passé ce soir dans l'émission. Je vous envoie très vite vos quatre places, vos quatre entrées, pour aller à la foire agricole de Libramont qui démarre vendredi. Je vous y verrai merci. vendredi ou vous allez un autre jour euh, Je ne sais pas. Peut-être vendredi, oui, je ne sais pas. Voilà. Vous si vous êtes là vendredi, voilà. passez par le gros studio de la RTBF et on boit un petit verre ensemble, d'accord Ça va, merci Salut Alain, tourne. bon après-midi. La météo, en quelques secondes, Dominique, qu'est-ce que ça dit Encore du chaud pour demain, 28 à 31 degrés. Et mercredi, vraiment, l'air méditerranéen va planer sur son régions jusqu'à 35 degrés. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des airs, ça se respecte. Une initiative de la Sofico, avec Vivacité. Vivacité Vous écoutez Vivacité, il est 18h. L'enquête sur l'attentat de Nice livre ses premières conclusions. L'auteur s'est radicalisé peu de temps avant de commettre l'attaque. Des mesures de sécurité renforcées à Bruxelles pour le 21 juillet. Il y aura plus de contrôle. Le public est aussi invité à ne pas venir avec un sac. Et dans notre journal des sports, à côté de la victoire de Peter Sagan, au Tour de France, nous reviendrons en détail sur le rapport McLaren, celui qui accable la Russie aux Jeux Olympiques de Sochi en 2014. L'État russe aurait soutenu un vaste programme de dopage. Le journal sur Vivacité avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir. L'enquête sur l'attentat de Nice se poursuit et apporte des précisions. L'auteur de l'attaque s'est radicalisé dans les semaines qui ont précédé le 14 juillet. C'est ce qui apparaît après les éléments livrés en fin d'après-midi par François Molins, le procureur de la République. Des éléments qui concernent des témoignages mais aussi le contenu de l'ordinateur du tueur Patrick Michel. Le premier témoignage évoqué par François Mollins concerne le port récent d'une barbe par le tueur ainsi que des propos sur Daesh. Depuis huit jours, Mohamed Laouajboulal s'était laissé pousser la barbe expliquant, je cite le témoignage, que la signification de cette barbe était religieuse. Second témoignage, il concerne des faits plus anciens mais qui témoignent aussi de l'intérêt de l'auteur des faits pour ce qui se passait en Syrie. Il y a environ sept à huit mois, Mohamed Laouajboulal lui avait montré une vidéo de décapitation d'otages Et que, face à son étonnement, Mohamed Boulal lui avait rétorqué « Je suis habitué ». Enfin, les recherches internet effectuées par le tueur au cours des deux semaines précédant, le 14 juillet, confirment aussi son intérêt pour les récentes opérations terroristes. De façon quasi quotidienne, recherches concernant, tout d'abord des vidéos de sourates du courant, des recherches concernant l'action terroriste survenue à Orlando et sur la fusillade survenue à Dallas, En revanche, François Mollins a confirmé qu'aucun élément recueilli jusqu'à présent n'a permis d'établir une quelconque allégeance du tueur à l'organisation État islamique. Non plus aucun contact avec des membres de cette organisation. Pour François Mollins, on peut donc conclure à ce stade un intérêt récent pour la mouvance djihadiste radicale. Et le bilan de l'attentat de Nice fait toujours état de 84 morts. 74 personnes sont toujours hospitalisées et 28 sont en réanimation. Des mesures de sécurité renforcées autour de la fête nationale à Bruxelles Notamment pour le bal populaire, le 20 au soir, c'est mercredi, avec des contrôles pour accéder à la place du jeu de bal qui sera privatisée pour l'occasion. Contrôles également renforcés le soir du 21 pour le feu d'artifice aux abords de la place du palais. Ces décisions ont été prises lors du Conseil national de sécurité. Il a eu lieu cet après-midi. Le public est invité à se déplacer en transport en commun pour rejoindre la capitale et à ne pas emporter de sac. Et pour tous ceux qui viendront malgré tout en voiture, la police de Bruxelles recommande de se garer dans les parkings en périphérie du centre-ville. L'Union européenne ferme et ouverte à la fois vis-à-vis -vis du régime turc. Cet après-midi, les ministres européens des affaires étrangères ont fermement condamné la tentative de coup d'État survenue il y a trois jours. Mais dans le même temps, les Européens se montrent inquiets par les arrestations massives et l'éventualité évoquée par le président Erdogan de rétablir la peine de mort. Voilà pourquoi l'Union appelle les autorités turques à la retenue, au respect de l'ordre constitutionnel et des droits de l'homme, Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie française. Ce qu'il faut, c'est que les libertés fondamentales soient respectées. Que ceux qui ont pris la responsabilité de ce coup d'État soient évidemment présentés à la justice, dans le cadre de l'État de droit. En tout cas, c'est ce que l'Europe attend d'un pays qui aspire à continuer à renforcer ses relations avec l'Union Européenne. Quant à la peine de mort, notre position est la plus claire qui soit. C'est unanime les Européens que nous sommes, qui feront tout pour que la peine de mort ne soit pas rétablie. Donc ça serait incroyable que la peine de mort soit rétablie en Turquie. Je rappelle d'ailleurs que la Turquie a pris les engagements, les signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits. Eh bien aujourd'hui, la question elle est posée, c'est tout cela doit il s'interrompre brutalement? Eh bien, nous continuerons de le dire, de le répéter c'est important, dans notre relation de franchise avec la Turquie, qu'à la fois nous pouvons agir ensemble pour lutter contre le terrorisme, mais en même temps sans concession sur les principes et les valeurs. Jean-Marc Hérault au micro de Sandro Calderon. Le métier de médecin généraliste est pour la première fois en pénurie en Wallonie. C'est une des 16 fonctions qui n'avaient encore jamais été identifiées comme telles au cours de ces 5 dernières années. Parmi les autres métiers en pénurie, on retrouve par exemple les carreleurs, les chaudronniers, les experts en recherche clinique, mais aussi les architectes et les géomètres. L'Angleterre reste la destination privilégiée pour des milliers de migrants. Malgré les barrières et les contrôles, ils ne désespèrent pas d'embarquer clandestinement dans un camion. Chez nous, pour beaucoup, le point de départ, c'est Zébrugge, mais cela pose de gros problèmes aux chauffeurs et à leurs employeurs. Les autorités fédérales et la FEBETRA, la Fédération des Transporteurs Routiers, ont lancé ce matin à Zébruge une campagne de sensibilisation. Le reportage de Thierry Van Gulik. Théo Francken, le secrétaire d'État à l'asile et aux migrations, brandit un prospectus à ce chauffeur roumain qui va en Angleterre. Les routiers qui sont en première ligne dans sa lutte contre les passagers clandestins qui tentent de traverser la Manche cachés dans les camions. Les autorités en ont intercepté 752 rien que pour le mois de juin. Des gens désespérés qui ne reculent devant rien pour embarquer. Roland fait le trajet vers l'Angleterre deux fois par semaine. J'en ai déjà une fois eu sept puis euh, trois, puis deux. Ils vous arrêtent sur la route, c'est ça le problème. Ils, ils vous arrêtent à 4-5 devant le, le camion, et puis pendant qu'ils sont là, ils sont aussi derrière. Ils cassent les cadenas, et rentrent dedans. Hein. Lorsque le chauffeur s'en rend compte, il doit immédiatement prévenir la police. Sinon, il risque gros. Benny Smets, président de la FEBETRA. Si on trouve des personnes dans le véhicule en Angleterre, automatiquement... On, on reçoit des amendes de 2 000 euh, livres par personne. Donc s'il y a une dizaine dedans, c'est directement 20 000 livres. Sans compter les dégâts au véhicules, le temps perdu et le stress à chaque traversée. Un crève-cœur aussi pour Roland, en tout cas, qui côtoie toute cette détresse impuissante. Tintin et Milou, le capitaine Haddock, la Castafiore ou encore le professeur Tournesol s'invitent dans les transports en commun bruxellois cet été. La STIB a conclu un partenariat avec la société Moulinsart, Elle s'occupe de gérer les droits à l'image et l'héritage du célèbre reporter imaginé par Hergé. Brié Doméus est le directeur général de la STIB. C'est la première fois que la STIB collabore avec Moulinsart, pas avec Tintin puisqu'on retrouve dans les bandes dessinées les trams, disons, de la STIB. Et c'est la première fois qu'on fait une très très belle collaboration dont on est très fier. Alors il y a deux volets. Le premier volet c'est qu'on a habillé un tram avec Tintin et le musée RG euh, qu'on pro qu promeut de cette manière-là. Il va circuler sur toutes les lignes qui peuvent permettre d'accueillir un tram 3000, c'est-à-dire pratiquement partout. La deuxième chose c'est qu'on a imprimé cinq cartes mobiles différentes que nos clients vont pouvoir utiliser pour leur voyage de tous les jours et qui, à mon avis, vont se l'arracher. Moulinsard gagne de la visibilité, il met, il met en avant son musée de Louvain-la-Neuve et nous, nous mettons Tintin dans la ville, Tintin qui a toujours habité Bruxelles, Tintin qui est bruxellois et on redonne un peu de, de gaieté et de, de bonne humeur à la ville. Brieux Deméus, le directeur général de la Stibo Micro de Lucie Rico. Merci Justine pour ce journal. Dans un instant, le journal des sports. Et à 18h08, on part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info avec Adrien Demé. Oui, a toujours des petits problèmes, même si dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Sur le 411, entre Bruxelles et Luxembourg, cet accident a signalé à hauteur de Transine. Vous passez uniquement par la seule bande droite disponible à cet endroit. C'est en direction du Grand-Duché et ça ralentit dans ce secteur. Sur le 42, entre Liège et Mont. Un accident également à hauteur de ferner le mons la bande d'arrêt d'urgence qui est encombrée. Mais c'est un camion et deux véhicules qui sont accidentés à cet endroit, autour du kilomètre 43. Cela pourrait donc freiner dans ce secteur vers Mons. Si vous quittez la Belgique vers la France et surtout via le 17 que ça ralentit venant de Courtrai entre albec et la frontière comptait une bonne vingtaine de minutes perdues en direction de la France. Et puis, notons par ailleurs encore cet objet encombrant sur le 411 Bruxelles Namur, c'est à hauteur de Corroy que la bande de Gauss est encombré par un pare-choc, c'est en direction de Namur et puis au cœur de Bruxelles, dans le secteur du tunnel Stéphanie qui est en travaux et partiellement fermé, eh Bien, ça ralentit en surface en direction de la Petite Ceinture. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité, le journal des sports. Bonsoir à tous, David Bertrand avec vous, un sprint grandiose et une victoire au millimètre de Peter Sagan lors de la 16 e étape du Tour de France qui passera la nuit en Suisse ce lundi. Tout s'est joué à la photo finish. Samuel Grulois, vous décryptez pour nous cette belle étape avec votre consultant. Bonsoir messieurs et dans la vie, tout est donc une question de millimètres. Oui, Effectivement, bonsoir David au bonsoir. pays de l'Emmental le seul fromage, ça se sait peu mais c'est le seul fromage à avoir de gros trous, et eh bien Peter Sagan s'est faufilé dans un tout petit trou pour déborder Alexander Christophe et jeter son vélo sur la ligne, le jump désespéré du maillot vert lui a permis de devancer d'extrême justesse, vraiment, le Norvégien qui a tapé son guidon du poing, bien conscient d'avoir perdu alors qu'à 50 mètres de la ligne, il se voyait déjà vainqueur, dur dur pour le sprint de la Katoucha, toujours bredouille sur ce Tour 2016. En revanche, que du bonheur pour le champion du monde qui remporte son troisième succès d'étape après Cherbourg et Montpellier et qui est suivi sur le Tour Peter Sagan de plus en plus par des fans arborant des t-shirts à son effigie. On a même aperçu sur la ligne d'arrivée de Berne une jolie Slovaque en bikini avec écrit en grand un Peter Sagan plutôt voyant. Les deux côtes pavées placées dans les trois derniers kilomètres n'ont pas permis un puncher De sortir. On a donc assisté à un sprint avec un groupe de 59 coureurs. Victoire de Sagan devant Christophe Enger, Degenkolp, Matthews, le héros local Fabien Cancellara, 6e, et le premier belge Seb Van Mark, 7e, 10e. Greg Van Avermatt n'a pas pu lutter pour la victoire. Difficile pour lui de faire mieux. Ouais, c'était vraiment dure étape. Mais c'est un bon arrivé pour moi. Mais la vitesse de Baril est vraiment. Trop fort pour démarrer et je restais dans le rôle d'autres euh, sprinteurs et après, ouais. C'est seulement un spin pour, pour faire une place, mais ouais, c'est comme ça. Il y avait trop de monde, c'est pas comme dans une classique où on s'est enlevé des coureurs avant ici, il y avait trop de monde au pied des bosses Ouais, ça c'est sûr, c'est important, tu peux prendre bon place dans le côte. J'étais bien placé, je pense, mais j'étais pas prêt pour, pour faire une attaque parce que le tempo était, était plus haut et il n'y a rien de coureur qui va... Qui va attaquer. Greg Van Overmatt au micro de Jérôme Elguers. Après l'attaque du duo Ethics martin à La Philippe, après le regroupement, on assistait à une autre attaque, celle de Rue Costa, avant ce beau final avec ces deux côtes pavées qui ont dynamité la course. à Cyril, on ne s'est pas ennuyé dans ce final. Ça avait effectivement un petit côté classique flamand même s'il y avait beaucoup de coureurs dans le final. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est vraiment pas ennuyé On est même parti sur les chapeaux de roue Avec ce duo euh, magique que l'on a eu en avant Toute la course Mais c'est vrai que le final était mouvementé Attaque de Rui Costa un Contre d'un autre coureur Finalement le peloton qui se remet à revenir Et dans le final un, un Warren Barguil Qui met un relais très très solide dans, le, dans les derniers kilomètres Et un sprint magistral On avait quand même des hommes très très forts On a senti que c'était très rude Très musclé Mais c'est le physique qui s'est imposé Et Peter Sagan qui en jetant son vélo Vient euh, Dépasser sur la ligne un Christophe qui lui euh, se rend bien compte qu'il a oublié quelque chose dans son sprint c'est de jeter le vélo et c'est plus qu'un détail une fois de plus pour les quelques millimètres qui ont séparé les deux hommes sur la ligne tous les favoris ont été attentifs ils terminent tous dans le premier groupe aucun changement au classement général pour Chris Froome c'était finalement une sympathique étape de transition Oui, plus au ou moins, moins. Euh, Aujourd'hui c'était une journée euh, plus tranquille sur les roues pour, chez nous mais euh, c'était pas facile quand même une journée à, à bloc avec Tony Martin dans l'échappée euh, mais oui, chez nous nous sommes très très contents d'être euh, en cette position en jeune euh, avec seulement 5 cinq, cinq étapes qui, qui manquent Christopher Froome qui sera en jaune demain évidemment pour la journée de repos mais surtout après-demain pour cette splendide étape sur papier du main, du mois entre Berne et fin haut émotion avec notamment le col de la Forcla et la montée finale vers fin haut émotion. Cyril, que doivent faire demain si ce n'est évidemment pédaler un petit peu les adversaires de Froome Est-ce qu'ils doivent commencer à échafauder des plans tactiques pour tenter de le déstabiliser après-demain Oh, J'espère que les plans tactiques sont déjà échafaudés dans leur tête parce que demain, la seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est de récupérer. Ils ont eu euh, un début de Tour de France difficile comme tous les coureurs. Tous les coureurs sont fatigués. Il est clair que l'étape de repos va être importante mais les adversaires directs de Froome doivent déjà, à mon avis, avoir leur les esprits très clairs sur euh, les idées très claires sur ce qu'ils ont envie de faire dans cette dernière semaine et profiter de ce, de ce, de ce dernier moment de répit avant de passer à l'offensive selon ce que l'on attend tous. Voilà, on va croiser les doigts. On va terminer avec ce petit clin d'œil à l'histoire. Nous sommes le 18 juillet 2016, il y a tout juste 40 ans Cyril le 18 juillet 1976, un certain Lucien Van Nimpe s'imposait sur le Tour de France sur les Champs-Élysées à Paris. Lucien Van dernier dernier cœur belge du Tour il y a 40 ans et il va revenir pour nous sur le pourquoi du comment pourquoi est-il devenu coureur cycliste qui l'a poussé à le devenir on l'écoute c'est une belle histoire c'est pour ça que je suis venu coureur hein. sinon si j'ai vu ça dans, au télé remonter Charles de Gaulle à la danseuse monter la montagne toujours et moi je dis à mon père avant je ne voulais être pas être coureur et moi je dis non je n'aime pas je veux être mécanicien ou, ou chanteur ou quoi. et j'aime bien la musique là. Et, et obligé quand on a un nom de Vanimpe mon père dit oui obligé c'est pour être coureur Moi, je dis oui, alors, je veux être un grimpeur comme Bagamonte, Charles de Gaulle. Et mon père dit, voilà, on va faire un programme, on va, on, on va essayer pour grimper la montagne. Et moi, j'ai obligé à la danseuse Mur de Gramont, 20 ou 30 ou 40 fois, faire la, la sprint en danseuse. ouais j'ai pris comme ça le vélo. Voilà, celui qui, est devenu, <rire> qui voulait devenir un chanteur, qui finalement s'est entraîné à la danseuse. Lucien je suis sûr qu'il aurait pas de chanteur. Sans doute, essayé de le faire chanter à l'interview, mais je n'y suis pas parvenu. Rendez-vous après-demain donc, David, pour une magnifique étape en direction de fin aux émotions. Merci beaucoup, Samuel Grulois et toute l'équipe évidemment. Vous l'avez dit, demain, journée de repos pour toute la caravane du Tour. J'ajoute encore que la Fédération Cycliste Espagnole a confirmé qu'Alberto Contador ne disputerait pas la course en ligne des Jeux Olympiques cet été à Rio. Les capitaines de route seront donc logiquement Alejandro Valverde et Joaquim Rodriguez. Le rapport était très attendu par le monde du sport. Le rapport McLaren et il est accablant. Selon cette commission d'enquête indépendante, il y a bien eu un vaste programme de dopage soutenu par l'État russe lors des Jeux Olympiques de Sochi en 2014, mais aussi lors des Mondiaux d'athlétisme à Moscou en 2013. Les premiers éléments de ce rapport viennent d'être dévoilés lors d'une conférence de presse. Il confirme l'existence d'un programme de dopage organisé au niveau de l'État, mais aussi l'existence d'un système visant à masquer qui les cas positifs. Toujours selon le rapport, le ministère russe des Sports a contrôlé, dirigé et supervisé les manipulations avec l'aide des services secrets du pays. Les détails de Gaëtan Van Kerkom. Le rapport McLaren porte le nom d'un professeur canadien à qui l'Agence mondiale antidopage a demandé d'enquêter sur les sérieux soupçons de tricherie organisés par la Russie en 2014. À Sochi, jeudi vert, 15 médaillés russes auraient en effet profité d'un programme de dopage coordonné par les autorités. Les conclusions sont attendues dans la soirée chez nous, mais avant cela, des voix s'élèvent déjà. Une dizaine d'agences antidopage emmenées par les États-Unis et le Canada s'apprêtent en effet à demander l'exclusion pure et simple de tous les sportifs russes engagés au jeu de Rio. Le comité international olympique, en position peu délicate, devra trancher rapidement. Pour rappel, pour l'instant, seuls les athlètes russes de l'athlétisme donc sont suspendus pour les prochains JO. 68 d'entre eux ont d'ailleurs fait appel devant le tribunal arbitral du sport qui devrait lui rendre son verdict pour ce jeudi au plus tard. La Russie a donc mis en place un programme de dopage étatique, mais elle a aussi fait disparaît des dizaines de cas positifs avec des techniques dignes d'un film d'espionnage et cela malgré la présence d'experts indépendants dont un belge, Peter Vaneno il est spécialiste du dopage à l'université de Gand je n'ai rien vu à cet instant qui était disons suspect ce n'est qu'après que je me suis euh, souvenu qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient qui pas tellement normales par exemple, euh, normalement pendant les Jeux Olympiques on travaille pendant la nuit pendant qu'à so Sochi, c'était si professionnel que tous les échantillons étaient analysés euh, pendant la journée et on ne devait pas travailler pendant la nuit. Et quand j'étais là, je, je pensais que eh bien ces professionnels ils sont mieux que les autres. Les Russes, ils peuvent le faire dans 20 heures, tandis que les autres pays doivent avoir 24 heures pour analyser les échantillons. Maintenant, je sais que ils ont fait parce qu'ils voulaient 4 heures pendant la nuit pour euh, remplacer les, les échantillons. Et les chiffres eux aussi donnent le tournis. Selon l'AMA, au moins 643 échantillons positifs ont été perdus ou déclarés négatifs entre 2012 et 2015, avec rien que 139 cas pour l'athlétisme. Et c'est un minimum. L'AMA, l'Agence mondiale antidopage, a donc logiquement demandé l'exclusion de tous les sportifs russes des Jeux de Rio. De son côté, le CEO, le Comité international olympique, se dit quant à lui profondément choqué par ces révélations. Il affirme qu'il prendra très prochainement les sanctions adéquates, dont l'exclusion des. Des jeux de Rio fait partie Du football et entre la fin de l'Euro il y a huit jours et la reprise des championnats qui se profilent aux quatre coins de l'Europe, les entraînements qui reprennent et qui s'intensifient un peu partout avec aujourd'hui les premiers pas de Michi Bachouaï avec Chelsea. Le Diable Rouge a rejoint les Blues, actuellement en stage en Autriche. Il prépare évidemment la nouvelle saison de Première League. Ne cherchez pas, il n'y a pas de joueurs belges dans la liste des dix nominés au trophée de meilleurs joueurs d'Europe. Liste dévoilée aujourd'hui par l'UEFA. Les 10 sont Ronaldo, Messi, Pepe, Johan... Gianluigi Buffon, Gareth Bell, Antoine Griezmann, Tony Kroos, Luis Suarez, Thomas Müller ou encore Manuel Neurer. Hazard est le premier Belge classé. Il est 19e à égalité de points avec Iniesta et Neymar. Mais seuls les dix premiers ont été retenus pour le vote final. On parlait des Jeux Olympiques de Rio, la cérémonie d'ouverture aura lieu dans 18 jours. 18 jours aussi avant le début des compétitions et déjà les premiers départs d'athlètes belges vers le Brésil. Les nageurs sont les premiers à s'être envolés ce lundi. Le but c'est évidemment de limiter les conséquences de la fatigue du voyage et digérer au mieux le décalage horaire. Un choix que n'a pas fait Fanny Lecluse, la nageuse moucronoise, a décidé de partir plus tard le 25 juillet. Elle continue donc de s'entraîner à la maison pour parfaire sa condition avant de rejoindre le Brésil. J'ai déjà eu l'expérience du, euh, du ln de Pool que j'ai fait en décembre où j'ai nagé en Amérique. Et là j'avais quand même un peu du mal quand je suis arrivée. J'étais quand même fort fatiguée. Mais euh, finalement après trois jours j'avais ma course et j'avais très bien nagé. J'ai deux semaines pour euh, m'adapter au décalage d'horaire et tout. Donc euh, normalement ça ça va, ça va être bien. Fanny Lecluse au micro de Richard de Wolf. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'Adeps. Merci David Bertrand pour ce journal. Vous parliez de dopage, il y a un instant vous revenez du GR20 en Corse C'est ça oui. Et alors vous avez pris quelque chose ou pas Est-ce est qu'il y avait de la Pietra De sur la le... Pietra évidemment, il oui. y et de, de la blonde, elle est meilleure que l'embrée je trouve. Elle ah, est, est plus votre, est parce, parce que goût. le soleil il faut faire un peu attention, euh, Vous savez bien. Quel sportif cet homme, il a <rire> quelques jours de vacances, il va traverser toute la Corse à pied. Vous le referez Ah Peut-être un peu plus tard. Il y a plein d'autres choses à faire sur Terre, donc on verra si on y retourne. C'est euh... quoi votre prochain défi Ce gars est un malade euh... de sport euh, extrême. L'année prochaine, je vais faire le, le, les 80 km du Mont Blanc. C'est une course assez compliquée. 80 km en montagne ah oui. avec 6000 mètres de dénivelé positif. Et on va vite enfin, Non, tu sais... moi, j'irai pas vite. <rire> bah, bah, déjà, vous allez le faire, c'est pas mal. <rire> déjà, en voiture, j'ai du mal. Vous savez que moi, j'étais en vacances là où il y avait des, des, des côtes en voiture. Et au moment d'accélérer, je faisais moi-même un effort physique en disant Oh, c'est haut Mais sauf qu'en voiture, il y a rien Mais dans ces endroits-là, c'est plus facile. D'y aller à pied qu'en voiture, hein, parfois, c'est chiant. Oui, bah, vous nous raconterez l'année prochaine. Merci beaucoup. À demain Vous revenez demain euh, Oui, oui là, je sais. je j'ai réfléchi parce qu'il faut encore <rire> que je revienne de vacances. Allez, jusqu à demain. À demain. Il est 18h22. Jusqu'à 19h, 5 à 7. 8h22 sur Vivacité, dans quelques minutes, je vous dirai qui est la chanson, quelle est la chanson la plus écoutée lors de la première danse dans un mariage Alors, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est Spotify, le service de streaming d'écoute de musique en ligne, qui a sorti un classement. Je vous donne la première position tout à l'heure. En attendant, vous me dites par SMS au 3063, si vous, il y a une chanson que vous adoriez à votre mariage, ou la chanson sur laquelle vous avez fait votre première danse si vous êtes déjà marié. 3063 par SMS, c'est sur la page Facebook, 5 à 7, Vivacité, et RTBF. Avant ça, on va parler d'université. Alors, pour Pourquoi on parle d'université aujourd'hui Eh bien parce qu'il y a une initiative à Mons qui permet d'avoir un mois de loyer payé, un mois de loyer offert pendant l'été. Parce qu'il y a des étudiants qui sont quand même dans les cotes, même pendant les vacances. Peut-être des étudiants qui sont accros à l'UNIF. Maxime, Laou, vous êtes responsable du service logement de l'UCL à Mons et vous êtes ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir. Bonsoir, c'est. Il, y il y a des étudiants qui sont tellement accros à l'UNIF que l'été ils sont obligés de, de rester, de continuer à, à utiliser oh oui, leurs cotes Bah croc, je sais pas, c'est peut-être un, un mot un peu, un peu fort, mais oui, en effet, on a, on a décidé depuis quelques années de, de laisser la possibilité à nos étudiants de, de louer un code pendant les vacances, et comme vous le disiez tout de suite, on, a, on fait une petite promo vacances, et donc... Euh un mois payé égal à un mois offert et donc c'est très avantageux pour eux ça, ça a plusieurs objectifs le premier c'est déjà de laisser la possibilité aux étudiants de rester euh, s'ils ont un job étudiant dans la région ouais. et donc euh, bah, comme notre campus est, est en plein cœur de Monts, bah, voilà, c'est peut-être plus avantageux pour eux de, de côté que de parfois faire la route tous les jours pour un job étudiant alors vous avez aussi tous les étudiants qui malheureusement ont une deuxième session et donc qui préfèrent étudier au calme et oui il ouais, ouais, faut quand même bosser et ça, ouais, ça c'est la, la période Euh, donc voilà pour eux c'est aussi parfois très avantageux et puis le dernier type d'étudiants c'est tous les étudiants qui sont étrangers aussi et donc qui sont, euh, qui sont chez nous toute l'année et, et qui ont euh, besoin ben, de loger pendant ouais, l'été aussi effectivement voilà on ne va pas les mettre à la porte pendant les deux mois de vacances et donc ils sont évidemment les bienvenus ils sont très contents de cette petite promo aussi par la même occasion vous avez combien voilà, de, de, de, de, de, de, de cotes qui sont occupées comme ça pendant l'été euh, euh, une cinquantaine de cotes. Euh, qui sont occupés, c'est pas c'est pas immense, mais c'est déjà chouette. Ça permet aussi de d'animer un peu le campus en période de vacances, tout et ah ouais Ça tout doit tout être bien sinon. Et donc euh, et donc ça permet aussi de ça permet aussi d'un peu de redynamiser les. Le campus. Eh ben merci Maxime pour ces explications et puis pour cette belle initiative qui fait plaisir à, à certains étudiants qui du coup peuvent euh, bah, profiter d'un mois de loyer euh, gratuit. C'est quand même pas désagréable ce genre de choses. Merci Maxime, je vous souhaite une bonne soirée un merci bon merci été. À A bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, au Voici le Dico Food tout de suite avec Condiscotère. DicoFood, DicoFood, DicoFood. Le Dico Food Cassette. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre C. On va travailler la noix de coco. La noix de coco, mais version salée. Vous allez voir que c'est très très facile d'utiliser la noix de coco version salée. On passe, on dépasse le curry, euh, poulet, scampi, etc. Pâte de curry de base avec du lait de coco. Ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. Ce qu'on va se faire ce soir, c'est un apéro slash grignotage avec une petite salade, plateau télé quand on en a envie. On va se faire des chaussons des chaussons en feuilles de briques avec une garniture, une farce d'oignons parfumés à la noix de coco et au cumin. C'est juste magnifique, c'est juste délicieux. Les oignons sont des éponges, c'est-à-dire que ça boit exactement toutes les saveurs que vous allez leur ajouter. Ici, le cumin va exister et on ne pense pas forcément à mettre du cumin sur de la noix de coco parce que ce n'est simplement pas nos habitudes. Nous, le cumin, on pense fromage, en gros, si on doit vraiment résumer un, un long discours. Et en fait, ici, vous allez avoir quelque chose qui sera bien plus intéressant. Ce sont des chaussons dans un esprit de ce qu'on pourrait faire en Malaisie qui ont cette saveur vraiment tropicales, euh, exotiques en tout cas, euh, et, et qui nous font voyager. Et c'est ce qu'on a envie au mois de juillet. Alors, simple, vous prenez des feuilles de briques, une grande poêle, et vous allez faire chauffer un petit peu d'huile et vous allez y faire revenir des oignons. J'en prends deux pour huit feuilles de briques. Vous allez ajouter votre cumin et un petit peu de noix de coco en poudre, sel, poivre. Et vous ne devez simplement que faire chauffer ça pendant une petite minute. L'idée, c'est que la chaleur permettent au cumin d'infuser dans l'oignon qui naturellement va être déjà comp légèrement compoté et rendu encore plus buvard grâce à l'huile d'olive, à la matière grasse qu'on lui a ajouté. Donc ça, ça va être un win-win pour tout. Vous incorporez un peu de persil et vous laissez tiédir. Et puis ensuite, vous mettez la préparation dans un grand saladier et vous la mélangez avec un petit peu de fromage râpé. Un gruyère suffit. Vous pouvez. L'idée, c'est simplement d'ajouter du moelleux à la garniture, à la farce. C'est pas ce qui va prendre le dessus, c'est pas la saveur qui va prédominer, pas du tout, mais ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui sera fondant à cœur et une garniture de chaussons crac crac croustillant fondant à cœur c'est un beau relief, c'est ça qu'on vient chercher ensuite vous prenez vos feuilles de briques reste simplement à les détacher délicatement du papier sur lequel elles sont toujours vous les coupez en deux ça vous fait des demi-lunes Soit vous faites une, un pliage comme bon vous semble et comme vous en avez l'habitude ou comme vous pensez pouvoir faire au maximum. Sinon, vous faites un, un vrai pliage en triangle, un vrai pliage de chaussons. Ça, vous prenez votre demi-lune. Le côté bombé, vous le repliez et vous mettez votre garniture avant de remonter morceau par morceau votre petite, votre petite feuille de brique sous une forme de triangle pour que au final vous ayez un, un, un chausson qui tienne bien. Reste à, la à faire cuire ces chaussons, soit à la poêle dans un petit peu, peu d'huile pendant 3-4 minutes soit au four, ce sera un petit peu plus croustillant, vous ne devez pas huiler ni beurrer la feuille de brique, l'idée c'est qu'elle soit vraiment très croustillante, donc vous la mettez au four à 180 pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle dort et vous avez vos chaussons qui sont juste parfaits. Elle est pas belle la vie Chez Planet, c'est mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 juillet. Moins 21% sur un article au choix. Plus d'infos sur planite.be. Bricoplanite, tout pour la maison. Mais ils vont s'arrêter où Maintenant chez Poincaré, c'est 50% sur tout le magasin à l'achat de trois pièces hors exception. Et toujours plein d'articles à moins 60 et moins 70%. Oh mmh, Poincaré, j'adore Plus d'infos sur Poincaré.eu Les vacances, ça n'attend pas.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 Meubles Jauré, comparé, c'est gagné. Meubles Jauré, soldes sur plus de 8000 mètres carrés. Trois étages de meubles contemporains au classique. Rapport qualité-prix imbattable. Des soldes exceptionnels que vous ne verrez pas ailleurs. Meubles Jauré, Arimst, autoroute direction Anvers, sortie 32. Ou jore.be. Est-ce que vous allez bien? Oui Les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 Il est 18h30, voici les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Mohamed Laouège Boulel avait prémédité son attaque le soir du 14 juillet à Nice. Selon le procureur de Paris, François Molins, ce franco-tunisien avait effectué des repérages avec son camion. Par ailleurs, quatre selfies pris sur la promenade des Anglais ont été découverts sur son téléphone portable. Des photos prises dans les heures qui ont précédé l'attaque. L'exploitation de son ordinateur a aussi montré un intérêt récent mais certain pour la mouvance djihadiste. Radical. François Molins a évoqué des photos à caractère très violent et d'autres en lien avec l'islam radical. Un système de dopage d'État sécurisé, c'est la conclusion impitoyable du rapport commandé par l'Agence mondiale antidopage à propos de la Russie. Selon Lama, les laboratoires antidopage de Moscou et Sochi ont protégé les sportifs russes dopés dans le cadre d'un système dirigé, contrôlé et supervisé par le ministère russe des Sports, avec l'aide active des services secret. D'un cheveu, Peter Sagan a signé à Berne en Suisse son troisième succès sur les routes du Tour. Il a fallu la photo finish pour le départager avec Alexander Christophe. Premier belge, Seb Van Mark a terminé septième. Pas de problème pour Chris Froome qui conserve son maillot jaune à la veille d'une journée de repos. Merci Franck. Prochain point sur l'actu, ce sera à 19h. La météo, ça dit quoi Dominique De la douceur pour la nuit prochaine, 15 à 17 degrés puis demain, temps ensoleillé et encore bien chaud, 28 degrés à localement 30 degrés. Mercredi, attention, le plus haut niveau de chaleur sera atteint avec euh, localement 35 degrés. 29 à 35 degrés, ce temps très chaud deviendra lourd et des orages seront déjà possibles dans la nuit de mercredi à jeudi. D'ailleurs, à propos de forte chaleur, il y a l'IRM qui prévoit une température minimale moyenne supérieure à 18 degrés et une température maximale moyenne supérieure à 30 degrés. Ce qui veut dire que ben là, on est rentré, puisque ce sera pendant trois jours consécutifs, on est rentré cet après-midi dans une phase d'avertissement du niveau 2 du plan ozone et forte chaleur. Et donc, euh, les ministres wallons de la santé et de l'environnement, mais aussi les professionnels de la santé, les services hospitaliers, les maisons de repos et services de soins à domicile ont été avertis de cette phase d'avertissement. Il va falloir être prudent et n'oubliez pas surtout de vous hydrater. C'est très important. Il est 18h33, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Adrien Demey, comment ça roule Ça roule pas trop mal dans l'ensemble. Quelques entraves et perturbations tout de même, notamment sur le 411 Bruxelles-Luxembourg, autour de Transine. Un accident, produit avec une caravane, vous passez uniquement par la seule bande de droite disponible à cet endroit le trafic ralentit évidemment à cet endroit également, vers Luxembourg-Ville, un objet encombre le 411 sur l'axe Bruxelles-Namur, à hauteur de Corroy entre les kilomètres 24 et 27 c'est un pare choc qui se trouve sur la bande de gauche sur ce tronçon, c'est en direction de Namur, à Bruxelles cela ralentit dans certains tunnels notamment vers le centre, dans le Bailly, vers le midi du porte de Namur-Louise en surface également dans le secteur du tunnel Stéphanie, qui est partiellement fermée pour cause de travaux, et puis euh, sur le ring de la capitale, rien de bien un exceptionnel. Quelques ralentissements au niveau du euh, chantier de Forêt d'Anderlecht, euh, par exemple. Et puis si vous quittez la Belgique vers la France, et surtout via le 17 que ça ralentit, venant de Courtrai à partir que comptez une vingtaine de minutes perdues vers la France. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Tout à l'heure, je vous parlais de Spotify, le service d'écoute en ligne de chansons qui a sorti un classement, le classement des chansons qui marchent le mieux lors de la première chanson d'un mariage, la première danse. Est-ce que vous avez cette chanson, vous, en tête Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson lors de votre mariage 363 par SMS et si vous y prévoyez un jour de vous marier, dites-moi quelle est cette chanson qui ouvrira la soirée, qui dé démarrera votre, votre mariage. Alors Dans ce classement, je vous disais tout à l'heure qu'on avait Adèle en cinquième position, il y avait John Legend en 4 Quatrième, la montagne en troisième. En deuxième place, on a Etta James dans ce classement Spotify. Ah oui, c'est bien lent pour démarrer ça. On peut faire des petits câlins, on peut faire des petits bisous pendant ce temps-là. Qui est l'artiste en première position Je vous le dis dans un instant. Avant ça, on va chez Philippe de Flaubec. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bienvenue Philippe. Vous êtes de Flaubec et vous passez une bonne journée, vous Ah, ben, on vient de rentrer du boulot, donc... Euh, ah, pas de vacances, euh... tout de suite Oui, il y a dix minutes, quoi. Ah, et vous faites quoi dans la vie ouais, Employé de banque, à Bruxelles, et depuis ça... 35 ans. Et ça va Il y a, y, a, y a du monde pendant l'été ou c'est plus calme bon C'est un peu plus calme maintenant, mais bon, il euh, y a quand même du boulot, quoi. Bon. <rire> oh, Philippe, on va pas parler boulot, on va parler de choses qui, a priori, sont sympas. Euh, votre voilà. mariage, c'est toujours un bon souvenir, ça date Oui, ben écoutez, bon, ça fera, euh, dans quelques jours, ça fera 24 ans euh, de mariage euh, et euh, 20 ans qu'on se connaît. Donc voilà, ça a été Toujours heureux Toujours. Ça c'est très, ça, très ah, bien. Avec trois belles filles. Pardon Avec trois belles filles. Avec trois, dis, belles euh, filles qui sont trois belles filles, elles filles sont gentilles. Que, que ma femme m'a donnée, voilà. Eh c'est très bien. Philippe, votre chanson qui a démarré, qui a ouvert votre mariage, c'est laquelle Time of my life du film Dirty Dancing. Voilà. Ça vous rappelle des souvenirs, ça. Hein ah, de toute ah. façon, euh, mes, mes filles sont aussi heureuses de ce film que nous, donc euh, minimum une fois par an. Euh, vous le regardez. D'une façon ou d'une autre, on regarde ça. Quoi, il est y ah, pas pas passé problème. à la télé il n'y a pas longtemps en plus. Hein. Ouais, ben on n'a pas raté ça. Ah ben vous étiez au rendez-vous. Vous avez fait ouais. le porter comme dans le film euh, Non, parce que j'ai pas les bras assez forts. <rire> après, ça se tente hein, quand même. C'est Je sais pas si c'est un problème de musculation chez vous. Si c'est pas gentil pour votre vrai, femme. C'était un problème de musculation chez moi. <rire> non, non, il y a pas de souci de ce côté-là. D'accord. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes en rentrant à la maison. Non, mais on s'est pas entraîné beaucoup. On a C'était pas évident. Quoi. En même temps, c'est pas le plus important de la soirée. C'est ce qu'il y a eu après la soirée qui était important. Bien sûr, pendant la soirée, après bon, la soirée, et depuis, de, de, de, depuis, depuis, depuis toutes ces années. Ans. Vous avez ah. une idée de qui peut être premier de ce classement Spotify J'espère que ce soit Dirty Dancing, mais enfin, bon, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment. Euh, Alors, je vais vous chance décevoir. De... Mais ce n'est pas Dirty Dancing. Dirty Dancing n'est même pas dans le top 5 de ce classement. Oui, j'ai entendu, ça, vrai. Ouais. Mais par contre, en première position, il s'appelle Ed Sheeran. J'imagine une belle danse là-dessus quand même, Philippe. Y a oh, moyen. Ça, pourrait être, ça pourrait être très bien, mais c'est quand même plus récent que nous. Hein. Ah ben ça, forcément, oui. C'est vrai que là, le, le, le classement est sur les chansons utilisées en ce moment sur les mariages, sur la dernière année en tout cas. Mais merci d'être passé, d'avoir fait un petit peu de radio ce soir sur UACT, Philippe, je vous souhaite une excellente soirée et puis bon Avec travail plaisir. demain alors. Merci beaucoup. À bientôt. Il est 18h38. Bientôt, vous écoutez le 5 à 7 sur UACT. 5 à 7. Jusqu'à 19h vivacité Et j'ai encore des cadeaux à vous offrir si vous voulez euh, repartir avec vos quatre invitations pour aller à la foire agricole de Libramont qui démarre vendredi. Ça va être la fête là, on va s'amuser, il va y avoir plein de choses. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la foire de Libramont, il y a forcément toutes les machines à découvrir, c'est assez impressionnant. Il y a des métiers à découvrir, il y a des animaux à aller voir, il y a les concours avec des vaches mais énormes comme vous n'avez jamais vu dans votre vie. Et puis il y a toute la partie aussi où on se régale. On va pas se mentir, il y a pas mal de produits de la ferme à manger, des bons produits belges, des produits wallons à découvrir, des bons morceaux de viande il y a de la bonne bière aussi donc c'est l'endroit rêvé pour faire la fête en plus on annonce du beau temps si vous avez envie de découvrir tout ça et être invité par Vivacité maintenant vous envoyez le code VACHE tout simplement au 6003 pour 75 centimes le message je vous souhaite bonne chance pour la suite de ce 5 à 7 je vais... on va se mettre dans une ambiance là tout de suite avec une petite musique on va parler de chauve-souris vous vous souvenez de ça Batman, Batman une grosse chauve-souris on va en parler dans un instant de Batman avec une colonie De Barbastel qui a été découverte en Wallonie. Et Barbastel, ce sont des chauves-souris. On y revient après Pop Story de Marc Toesca, c'est l'histoire de Voït. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Avec les beaux jours, le citadin digne de ce nom aime flâner dans les parcs et jardins des grandes cités. Les plus actifs joggent, les moins vaillants, lézardent et tous font le plein des bienfaits d'une nature qui se renouvelle. Mais saviez-vous que ces îlots de verdure ont aussi pas mal inspiré les auteurs de chansons À Los Angeles, il est un joli coin de nature dans le quartier de Westlake, baptisé du nom d'un grand chef de guerre, MacArthur. À la fin de la décennie 70 et en mode disco, Donna Summer rend ce MacArthur Park célèbre à travers le monde. le côté public de ces jolis espaces dépend très souvent du caprice de certains hommes de pouvoir Au milieu des années 60, agacés par les jeux d'enfants le batifolage des jeunes couples sur les pelouses et à l'ombre des grands arbres les sénateurs au ventre rebondi ont demandé expressément que les jardins du Luxembourg soient interdits aux personnes âgées de 14 à 40 ans C'est ridicule et risible et Maxime le Forestier, période contestataire à grosse barbe, en a fait cette chance juste s'allonger Un peu dans l'herbe verte, Regarder les oiseaux manger. On voulait juste imaginer une terre déserte où on ferait l'amour en paix. Car Carlita vient ici. Oui mon amoureux. Pop story. De tous ces parcs, on ne peut passer sous silence. Central Park, le poumon vert de New York, lieu mythique s'il en est, qui a inspiré un nombre quasi astronomique de poésies, de films et bien sûr de textes de chansons. En 1981, Ian Hunter, rocker de la première heure, signe Central Park West en hommage à ce coin de verdure témoin de rencontres et de romances. Terminé, revenons donc à l'inénarrable Jardin du Luxembourg pour une balade des plus mélancoliques et lacrymales signée Jodassin. Le Jardin du Luxembourg Pas de raison de profiter tout seul de ce gros coup de blues Ça fait longtemps que je n'étais pas venu Entre les feuilles mortes qui tombent et les gosses qui courent comme des dératés. Il y a des enfants qui courent et des feuilles qui tombent On croise aussi Hélène Ségara Voici donc Joe et Hélène un jour dans ma vie Luxembourg vieill. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. du Luxembourg en version duo virtuelle, Hélène Segara et Jodassin, c'était en 2013. Merci Marc Toesca et retour de Pop Story demain bien sûr dans le 5 à 7. à 18h43, on va plonger dans une ambiance Batman. On va parler de chauve-souris s'il vous plaît. Avec Frédéric Forger, vous êtes coordinateur volontaire du groupe de travail Chauve-souris de Natagora. Et si vous êtes là ce soir dans l'émission, c'est que après quelques années de recherche, il y a une colonie de barbastelles qui a été découverte en Wallonie. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Alors qu'est-ce que c'est les barbastelles et pourquoi c'est une bonne nouvelle Donc, en deux mots, en fait, en Belgique, on a 23 espèces de chauves-souris. Les chauves-souris, dans les années 40-50, ont connu vraiment une importante régression suite à l'utilisation des pesticides, etc. Et la barbastelle était connue un petit peu partout en Belgique, en fait, jusque dans les années 80. Et ouais. puis, quasi plus aucune observation, on a considéré comme l'espèce éteinte du territoire belge. Jusqu'à ce qu'il y a maintenant quelques années, en fait, on réobserve quelques individus d'abord lors de recensement en hiver. Puis on dit si on y en a en hiver, c'est peut-être bien qu'il y en a en été. Mm -hmm. Et alors, ça fait maintenant trois ans en fait qu'on est sur ce projet en fait pour retrouver en fait cette colonie qui on pense bien finalement a probablement survécu à, à l'extinction de, de, de l'espèce dans notre pays ou est peut-être revenue par rapport aux pays avoisinants. Oui, ça, elle Et est donc... parti pendant quelques années en se disant oh là, ça craint ici avec les insecticides. On va le faire un tour ailleurs. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les populations sont des un peu partout en Europe, mais certaines régions probablement un petit peu plus sauvage avec moins de pesticides ou quoi, les populations ont mieux résisté, quoi. Et maintenant, justement, comme on utilise moins de pesticides, les pesticides les plus toxiques, comme le DDT, etc., sont heureusement interdits, on voit que les populations, de manière générale, des chauves-souris sont légèrement en train de remonter, et on voit cette espèce qui avait disparu, qui est maintenant est revenue, puisque, justement, le week-end passé, en fait, on a retrouvé la première colonie. La première colonie en région Wallonne. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle, on est content qu'elle se, qu se réinstalle chez nous. Est-ce qu'il faut avoir peur des chauves-souris ou pas Parce que ça c'est un truc quand même, qu quand on n'a pas l'habitude d'en voir, on est un peu inquiet quand même quand il y a une chauve-souris qui passe au-dessus de soi. Est-ce que ça peut être méchant avec nous ou pas Donc une chauve-souris, ça pèse le même poids qu'un morceau de sucre, enfin en tout cas la pipistrelle, celle qu'on voit abondamment. Alors faut-il avoir peur d'un animal de cette taille-là Bah non, certainement oui, pas. Bah, je peux euh... vous dire qu'une guêpe, ça pèse pas beaucoup plus lourd, même même à l'inverse c'est plus léger, mais on n'aime pas quand même qu'elle vienne se poser sur ah, nous et qu'elle nous pique. Vrai, oui, d'accord. Mais enfin la chauve-souris, au contraire, elle ne va certainement pas venir nous mordre, ni nous prendre, se prendre dans les cheveux, ni tout ça. Au contraire, elle nous est bien utile parce qu'elle mange énormément d'insectes, entre autres les moustiques et autres qu'on apprécie moins. Ah, justement. Est-ce qu'on euh, ne peut pas élever une chauve-souris pour qu'elle euh, soit tout le temps chez nous et qu'elle euh, nous défende des moustiques C'est pas possible, Alors, ça les élever, on ne peut pas. Mais les protéger, pour qu'il n'y en ait plus, ça, on peut certainement le faire. Et comment est-ce qu'on fait ça On peut euh, mettre un, un environnement favorable chez soi, à la maison, pour, euh, pour que les chauves-souris se sentent bien C'est la même chose pour tout. Hein. Si vous avez un jardin, soit de fait, hein, vous pouvez mettre des espèces bien, bien gérées, exotiques, mettre plein de pesticides, etc. Et vous n'aurez rien, quoi. vous n'aurez pas de papillons, vous n'aurez pas d'oiseaux, ni quoi que ce soit. A l'inverse, on peut aménager son jardin avec des, des espèces de chez nous, faire une petite mare et tout, et puis on aura des libellules, on aura des papillons, et on aura la nuit aussi, d'ailleurs, des chauves-souris. D'accord, et on n'a pas peur Donc de ces, ch ces chauves-souris, elles ne nous font pas. rien Et on les protège Merci beaucoup Frédéric Forget d'être passé Merci. ce soir dans l'émission À bientôt Oui. Au revoir, Bonne hein. soirée, 18h46, on va faire une toute petite pause Et puis dans un instant je vous parle de Luigi Luigi il a 15 ans et il est impliqué Dans les attentats de Nice Alors quand je dis impliqué, c'est qu'il a fait quelque chose de fort Juste après l'attentat Que l'on a connu à Nice la semaine dernière On revient sur l'histoire de Luigi Juste après ça Cuisine Créphel. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Y Méga Soldes chez Plumard. Plumar. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumar. Il y a toujours un plumard près de chez vous à Rocourt et Verviers ou sur Plumard A gauche les naturistes, à droite les colonies de vacances. Oh, bon, euh, et je m'installe où moi En été aussi choisir le bon côté, c'est important. Alors, demain dès 13h, Vivacité vous invite à prendre l'été du bon côté. Est-ce que vous allez bien oui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 Love, vélo, Vivacité, Wallonie-Bruxelles-Tourisme 365.be et Chemin du Rail présente la première nuit du Ravel Mercredi, les beaux héros du Ravel parcourront les Namurois en nocturne Venez les encourager et partagez l'ambiance du grand Jojo sur scène À vivre aussi en direct sur Vivacité de 20 à 23h Dès 19h, le tip top arrive sur Vivacité. Retour sur le classement de samedi. puis, c'est l'occasion de découvrir plein de nouveaux morceaux. Entre autres, le tout nouveau Katy Perry qui est sorti par surprise vendredi. Ce sera à venir avant 20h sur Vivacité. Et puis, Gold Days avec Florent Braque. Vous savez, il avait gagné uh, The Voice chez nous. À la mélodie d'un succès. Goldés et Florent Braque à écouter dès 19h sur Vivacité. Bougez pas. 5 à 7. Avec Cyril. Et avec Luigi qui est avec moi aussi ce soir dans l'émission. Bonsoir Luigi. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors Luigi, est-ce à 15 ans, euh, vous avez une préférence pour le vouvoiement, pour le tutoiement Qu'est-ce qu'on fait Comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Euh, bah allez, on va faire. Eh ben Luigi, on va faire un pile ou face. Voilà je sors y une pas pièce pas. Euh, pile je dis tu face je dis vous hop là je okay. retourne, c'est pile, c'est un tu. Luigi, okay. tu as donc 15 ans, tu vis à la frontière mmh. franco-belge et si tu es là ce soir dans l'émission, c'est que euh, tu as participé à ta manière à l'après-attentat euh, à Nice avec des familles qui étaient à la recherche de, de, de, leur, euh, de leurs proches et tu euh, as lancé un compte Twitter pour aider à retrouver euh, et, et à reconstituer les familles finalement. En quelques mots, euh, explique-moi ce que, ce que tu as fait. En gros, j'ai créé un compte Twitter qui s'appelle ssnis 1407 ouais. Et ce compte qui consiste à que les, les proches des ceux qui aux attentats m'envoient une photo de, de la personne recherchée, le prénom, le nom, l'âge et la taille si possible. Et moi, je, je le diffuse sur mon compte et je demande aux personnes de retweeter pour essayer de le retrouver. T'as eu beaucoup de réactions au lancement de ce compte Euh, oui, là je suis à 1370 abonnés environ. J'ai eu plus de, plus de 200 demandes de, de partage. Enfin, ça fait beaucoup de, beaucoup de, de bruit. Et par partage, j'ai été jusqu'à 2000 retweets par euh Sur un partage. Alors le retweet, j'explique pour ceux qui ne sont pas habitués de Twitter, c'est quand on voit un message, on le réaffiche à sa liste d'abonnés pour que le message soit Exactement. diffusé le, le, le plus amplement possible. Alors Luigi, tu as 15 ans. Est-ce que c'est toi seul qui a eu l'idée de faire, de, de créer ce compte Twitter et d'aider les familles, des, des, des proches des victimes qui en avaient besoin, ou tes parents t'ont ont poussé Comment ça s'est passé Ah non, pas du tout. En fait, bon, vers 23h30, j'ai vu qu'il y avait des attentats euh, sur Nice en naviguant sur Twitter. Ouais. Mon père dormait déjà donc de là j'étais le réveillé, on a regardé un peu les informations pour voir ce qui se passait. À minuit il a décidé de monter, c'est là que moi j'ai créé tout de suite le compte et que, et que je l'ai fait, il n'était pas du tout au courant. Mais le lendemain matin quand il est venu me réveiller, en fait j'ai pas dormi de la nuit, mais j'étais encore réveillé. Euh, il a voulu, je lui ai montré, il était super, enfin il avait dit que c'était super, mais il a quand même voulu vérifier, il voulait garder un œil quand même. Ouais. Voilà. C'était important pour toi de participer euh, à, à ta façon à l'après-attentat parce que tu étais justement présent au Stade de France lors des attentats en novembre. Exactement, bah, je me suis senti un peu euh, enfin, obligé, sans être obligé, mais je suis, pour moi je me suis senti... Tu avais envie concerné, de faire quelque chose Oui exactement, je ne pouvais pas euh, rester là, regarder sans rien faire. Quand tu as créé ce compte-là, est-ce que tu étais conscient d'une chose, c'est que certaines personnes euh, qui, qui étaient recherchées pouvaient ne pas être retrouvées Oui, je, oui ça, on l'appréhende. De toute façon, sans doute, quand, quand j'écris ce compte-là, je me suis dit c'est sûr qu'il y aurait des mauvaises nouvelles comme des bonnes. Hein. Et c'est quelque chose que tu appréhendais Parce qu'il y a une différence entre voir la photo de quelqu'un qui est recherché et qui est retrouvé, où tu sais que derrière, il y a des super messages, et puis la photo voilà. de quelqu'un qui, malheureusement, a perdu la vie. C'est quelque chose que tu appréhendais ou pas euh, pff, Oui, j'ai appréhendé, parce que bon, toujours, euh, ça fait toujours mal de voir ça, mais... Je me, suis dit, je me suis dit, de toute façon, j'allais recevoir. C'était sûr et certain que je m'y y attendais. J'étais préparé à, à avoir ce genre de message. Alors, on ne le souhaite pas, Luigi. Mais si d'autres drames surviennent, est-ce que tu referas la même chose Je ne le souhaite pas non plus, mais franchement, je ferai pareil. Et c'est un rapport avec ce que tu as envie de faire plus tard ou, ou pas Tu as, as 15 ans, tu ne sais peut-être pas encore ce que tu as envie de faire comme métier dans quelques années. Ou, ou, ou tu le sais déjà et tu as envie d'aller vers l'aide aux gens Non, non, franchement, c'est ce que je vais faire plus tard. Enfin, rester dans le web, je, le web marketing, la, la communication à travers le web. Le web marketing, alors c'est bizarre de mettre ce mot-là autour de, de ce qui s'est passé, mais effectivement, c'est un peu ce que tu as fait. Est-ce que, justement, tu as des propositions de stage ou de boulot ou des, des sociétés qui t'ont contacté après cette initiative Non, bah, beaucoup de, de, de médias qui m'ont contacté pour des interviews, etc., mais pas de, pas de stage. Eh ben, En tout cas, merci d'être passé ce soir dans 5 à 7 euh, Luigi, je te souhaite un bel été Profite quand même bien des vacances Une fois que tu as, as fait tout ce que t'avais à faire Profite bien quand même, d'accord Merci beaucoup euh, Bonne soirée Luigi, il est euh, 18h53 Voici le best-of des enfants de cœur sur Vivacité Les enfants de cœur. Allô quoi Cet homme a un mauvais fond ouais. Non, ben déjà, on ne sait jamais si on a encore une place dans le coffre pour retourner sur Liège. Parce que je commence à avoir le mal du pays. Et il faut que je sorte mon chien. Il n'est plus étanche, hein. Moi non, plus d'ailleurs. Et alors, il m'en est encore arrivé une bonne. Je sais bien, il y a des endroits où je ne dois plus aller. Hein, les hôpitaux, par exemple. Pourtant, j'ai été en visiteur, là. C'est comme dit mon imbécile de voisin, et pour une fois il a raison. Les hôpitaux, c'est comme les prisons et les cimetières, vaut toujours mieux y aller en visiteur. Hein. Et un sauf moi, en fait. J'étais allé voir l'homme, c'est de l'amical, mais il est non-voyant. Et il venait d'avoir son anniversaire, et pour lui faire une blague, il lui a mis un pull move et il se doit il déposer devant le stade Il a morflé, hein. « Les gens sont mauvais. » Et alors, j'avais été lui rendre visite et je retourne. donc. Mais maintenant, je suis un peu dans les ascenseurs et tout ça, astrophobe, comme on dit. Ça fait que je redescends par l'escalier. Mais il n'y a personne qui descend par les escaliers. Sinon, il ne se serait pas cassé la tête à foutre des ascenseurs. Et voilà que je tombe. Je ne sais pas si c'est le choc ou quoi, mais j'avais l'impression que je ne savais plus bouger, que j'allais rester là toute ma vie, en Enfin... » Ça fait je veux téléphoner, mais je n'avais pas le numéro de cet hôpital-là, parce que j'y avais jamais été. C'est un des rares de la région liégeoise où je n'ai pas été. Ça fait que je prends la dernière solution, je me dis je vais faire le 112. C'est là que mes ennuis ont commencé. Parce que l'homme, il décroche, oui, 112, oui, ben je dis... Je suis tombé dans l'escalier, je ne sais plus bouger. Monsieur, on va venir vous chercher. Où êtes-vous? Je dis, je suis entre le deuxième et le troisième étage. Mais il me dit, où? Là, j'ai bien senti que ça allait se corser. Je dis, je suis à l'hôpital. Il me dit, vous vous foutez, nous? qu'il me dit... « Vous voulez qu'on vous envoie une ambulance à l'hôpital C'est une blague ou quoi ?»« Attention, c'est enregistré. »« Je dis, mais monsieur, on ne choisit pas où on tombe. Oh, »« ça a encore été un fameux pavé dans mon existence, ce bazar-là, parce que... »« à commun à là... » Il a quand même te dit que ça qu'il qu ne y vanne. Bravo. <applaudissements> Magnifique, Jean-Michel. Pour écrire aux enfants de cœur, notre adresse, c'est les enfants de cœur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 Les spécialistes des cuisines Grando à Neupré connaissent la cuisine mieux que quiconque. Ils savent par exemple que la hauteur idéale pour l'évier se situe 10 cm sous la hauteur du coude et que les armoires murales sont suspendues minimum 50 cm au-dessus de l'évier. Évidemment, ils savent aussi qu'en juillet, Grando Neupré vous offre jusqu'à 60% de remise sur les cuisines d'expo. Bref, personne ne connaît mieux les cuisines qu'un spécialiste Grando. Et oui. Grandos. Personne ne connaît les cuisines mieux que nous. Découvrez vite les cuisines Grando dans notre showroom Route du Condroit à Neupré et sur Facebook Grando Neupré.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 Proximus, infiniment proche. La lune est vivacité présente. J'ai promis à ma femme de lui décrocher la lune cette année, mais je sais pas comment je vais faire. Ah ben moi, c'est déjà fait, la lune. Mais comment t'as fait À l'euro Space Center, j'ai été. Non Oui, et tu sais quoi cette année Non. Avec toute la famille, hein. On perd sur mer, sur mer. Oui, oui. mais enfin mais oui, oui, oui, à l'euro Space Center. Bon, je peux venir avec Ben évidemment. Allez, <rire> oui, j'appelle ma femme. Ben tu sais comment on va faire une navette Euros Space Center, E411, sortie 24.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 Sold à MassMakelen Village. Profitez de réductions allant même jusqu'à moins 60% sur les prix outlets, mais aussi de musique live et d'une plaine de jeux pour les enfants. Ouvert tous les jours jusqu'à 19h, également dimanche. L'été commence ici. Tous les détails sur massmakelenvillage.com. Vous pensez tout connaître du tennis Nous allons vous en faire découvrir encore plus. Retrouvez les meilleurs joueurs du monde de tennis en fauteuil roulant lors de la 29e édition du Belgian Open. Rendez-vous au TC Géronsard du 20 au 24 juillet pour applaudir Joachim Gérard, deuxième joueur mondial. Entrée gratuite, info sur BelgianOpen.org avec la participation de Vivacité, la 2, la ville et la province de Namur. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger Non. Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Le 19h. Franck Luel, bonsoir. Mohamed Lawèche-Boulel, l'auteur de l'attaque meurtrière jeudi dernier à Nice, avait un intérêt certain et semble-t-il récent pour l'islam radical. Il avait aussi prémédité l'attaque en effectuant des repérages. C'est ce qu'a déclaré François Molins, le procureur de Paris. L'enquête a permis d'en savoir un peu plus sur la personnalité de ce franco-tunisien de 31 ans. Écoutez François Mollins. Des témoignages font état d'un individu très éloigné des considérations religieuses, ne pratiquant pas la religion musulmane, mangeant du porc, buvant de l'alcool, consommant de la drogue et ayant une vie sexuelle débridée. Il est décrit comme un individu particulièrement violent à l'égard de son épouse et de ses enfants, et j'en veux pour preuve les différents témoignages de son épouse et des voisins qui ont pu être recueillis. Un autre témoignage fait cependant état de ce que, depuis huit jours, Mohamed Boulel,